UV de 8 ce sera aussi très agréable sur les plages de hier-les-Palmiers avec une température de l'eau à 24 quasi aussi chaude qu'en Corse et une température extérieure qui frôlera les 30 degrés. Si vous êtes du côté de Hier-les-Palmiers d'ailleurs, prenez le bateau et foncez sur l'île de Porquerolles, une île qui mérite vraiment le détour. Vous passerez une journée magnifique. Regardons à présent le programme pour les plages de l'Atlantique, puisque là encore vous êtes nombreux à vous y rendre en ce moment. Du côté de Mimizan en plage par exemple dans les Landes. L'eau est prévue à 22 degrés, température extérieure de 30 degrés indice UV. 8. Et puis plus au nord, il fera meilleur qu'aujourd'hui avec de belles éclaircies prévues en Bretagne et en Normandie. À Etrotat, par exemple, l'eau ne sera qu'à 17 degrés, 20 degrés sur la serviette, mais la journée sera agréable. Et pour vous réchauffer après la baignade, vous pourrez toujours visiter la maison d'Arsène Lupin. Elle se situe à quelques mètres de la plage, un fantastique musée qui rend hommage au plus célèbre des cambrioleurs. RMC Et dans un instant, le retour du Grand Rush sur AMC. 30 heures de direct, non-stop. Nous sommes là jusqu'à demain, samedi. 20 h pour vous accompagner sur la route des vacances. Merci d'être là. Il est 18 h À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet. RMC. C'est RMC, donc 18h, toute l'actualité, Alexandre de Saint-Aignan, bonjour. Bonsoir François, bonsoir à tous. D'abord un témoignage exclusif pour RMC. Sœur Hélène était présente dans l'église au moment de l'attentat terroriste de Saint-Étienne du Rouvray, près de Rouen, quand deux djihadistes ont égorgé un prêtre en pleine messe mardi. Cette religieuse de 83 ans a pu discuter longuement avec les assaillants. Je ne voulais pas les, les irriter ou les mettre en colère. Il faut rester, rester calme. Eux, ils étaient nerveux. Ils étaient. je restais calme. Alors, ils m'ont posé des questions. Ils m'ont dit Bon, ben, euh, vous connaissez le Coran Alors, je dis euh, Oui, j'ai déjà eu le Coran entre les mains. J'ai déjà lu des sourates. Je dis, Ce qui me frappait, c'est qu'on parlait surtout de la paix. Ah ben, il dit Nous aussi, on aime mon prix pour la paix. Ben, je dis Nous aussi. J'ai failli lui dire Mais ce n'est pas ce que vous faites, mais je n'ai pas osé. Je... Il ne faut pas l'irriter. Il m'a dit, quand vous trouverez dans la télévision, vous leur direz que tu diras vos gouvernants que tant qu'ils bombarderont qu y a, euh, la Syrie, il y aura des attentats. Il y en aura tous les jours. Le jour où vous, vous arrêterez, nous, on s'arrêtera aussi. Et après, là, vous savez que le président de la République est venu. Il est venu vers nous et je lui ai dit Il était accablé aussi. Hein. Moi, je le plains. Hein. Bon. Sœur Hélène, témoignage exclusif au micro RMC de Romain Poiseau. Ce vendredi est marqué par des nouveaux hommages au père Jacques Hamel, tué par les terroristes à Saint-Étienne du Rouvray. Les chrétiens et les musulmans se sont rassemblés pour prier ensemble dans l'autre église de la ville. La conférence des évêques de France avait appelé les catholiques à une journée de jeûne et de prière aujourd'hui. Une nouvelle personne a été placée en garde à vue aujourd'hui. Il s'agit d'un demandeur d'asile syrien. La photocopie de son passeport aurait été retrouvée chez l'un des terroristes. Manif Manuel Valls reconnaît un échec aujourd'hui dans les colonnes du monde. L'un des terroristes n'aurait pas dû être libéré sous bracelet électronique. Le Premier ministre appelle également une nouvelle relation avec l'islam de France. Les constructions de mosquées ne devraient pas être financées par l'étranger. Selon lui, Manuel Valls souhaite que les imams soient formés en France. Vous êtes peut-être assis dans votre voiture à écouter RMC. Eh bien, vous devez savoir que votre véhicule est peut-être plus polluant que ce que vous pensez. Après l'affaire Volkswagen, un rapport jette le doute aujourd'hui. Claire Chegaglini. Oui, Caroline de faire la transparence sur les pratiques de l'industrie automobile, la commission royale ne fait que confirmer des suspicions. Son rapport compile les tests de 86 véhicules diesel. Résultat, des écarts importants entre les émissions polluantes affichées par les constructeurs et la réalité ont été constatés. La Fiat 500X, la Volvo V40 et la Skoda Fabia sont les plus mauvais élèves en matière de CO2. Pour ce qui est de l'oxyde d'azote, on retrouve la Fiat en queue de classement avec la Renault Talisman et le Nissan Qashqai, de quoi alimenter les soupçons sur la présence de logiciels truqueurs comme lors du scandale Volkswagen. Mais à ce stade, la commission ne peut pas trancher car à aucun moment elle n'a eu accès aux logiciels embarqués des voitures. Les constructeurs ont fait valoir le secret des affaires. Conclusion, aucune analyse des logiciels n'a pu être effectuée. Les précisions de Claire Checaglini pour RMC, le ministère de l'écologie et de l'environnement pourrait demander des analyses complémentaires pour identifier les constructeurs automobiles qui utilisent des logiciels de triche. Le timbre, bientôt plus cher. La Poste annonce aujourd'hui que les tarifs du courrier vont augmenter à partir de Janvier prochain, concrètement, le timbre vert va passer de 70 à 73 centimes. Autre augmentation cette fois à partir du 1er août lundi, plus 2% pour le tarif du gaz. La météo avec Jean-Baptiste Bergès. Demain samedi, les nuages présents aujourd'hui sur le nord du pays vont se déplacer vers le sud avec de la grisaille prévue dès le matin au pied des Pyrénées, sur le Massif central et sur les Alpes. Cette grisaille qui va se généraliser en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes au cours de la journée avec même des risques d'orages prévus sur les régions montagneuses, orages qui pourraient déborder en plaine. Ailleurs, de la Vendée au sud de la région Centre-Val de Loire jusqu'à l'Alsace, le soleil brillera après dissipation de la grisaille matinale et sur la moitié nord, ça restera assez chargé le matin mais vous aurez droit à de belles éclaircies l'après-midi. Les températures demain matin, 14 degrés à prévoir à Lille, 17 à Bordeaux, 18 à Bayonne, 21 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 24 degrés à Paris, 27 à Pau et Nice, 30 degrés à Clermont-Ferrand et Ajaccio et jusqu'à 34 degrés en Avignon. La météo avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservée. Merci Jean-Baptiste Bergès, il est 18h passé de 5 minutes, la suite du Grand Rush avec François Sorel. Merci beaucoup Alexandre et on vous retrouve tout à l'heure à 19h à tout à Le Grand Rush se poursuit Et dans un instant, Yasmina, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez ah oui. à notre invité. Marie-Bénédicte Gauthier est avec nous. Elle est chef de service beauté euh, au magazine Voici. Et, et on va parler de bronzage. Et absolument, parce qu'on voudrait savoir, nous les filles, comment on conserve son bronzage le plus longtemps possible. Parce qu'on travaille dur hein, pour l'avoir. Et oui, moi aussi. <rire> Donc, ah, euh... voit pas, mais moi aussi. Et on en vous parle aussi. dans un instant. A <rire> tout de suite, c'est le Grand Rocher. Merci. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, je suis chez Lidl, et je suis paumé. Paumé Chez Lidl Mais qu'est-ce que tu racontes eh Paumé, paumé, paumé. Aujourd'hui et demain, les pommes de terre nouvelles récolte blanche en filet de 2,5 kg sont à 1,99 Moins de 2 euros le filet de 2,5 kg Oui, et origine France patron, hein. ça fait 80 centimes le kilo de pommes de terre nouvelles. On va encore... Paumé, oui ça va, j'ai compris, je suis mal. On Mais mal patron, On. Lidl, le vrai prix des bonnes choses Plus d'informations sur Lidl.fr Catégorie 1, calibre 35-65 Agatha, Riviera, Colomba, Starlet ou Europa selon magasin, origine France Peux-tu me dire pourquoi tu as choisi la Freebox Révolution Bien sûr que je peux te le dire Pour son lecteur Blu-ray inclus et ses appels vers les mobiles Ah oui, plus d'infos sur Free.fr ou 10-44 Merci Free C'est la folie du froid chez But. En ce moment, jusqu'à moins 300 euros sur une sélection de réfrigérateurs et congélateurs de grandes marques But c'est nous Voir conditions en magasin est sur but.fr. Cerf. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, 1936, le monde entier a rendez-vous pour les Jeux olympiques à Berlin en pleine Allemagne nazie. Comment l'événement a-t-il été orchestré pour servir de gigantesque opération de propagande Dans les secrets des JO de Berlin, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte, plus fort que la fiction, Canal 24. Oh Savez-vous que le coyote est un excellent éclaireur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 RMC, le Grand Rush, avec les stations service Leclerc, pour vous accompagner tout au long de votre trajet. RMC jusqu'à demain, 20h, c'est le Grand Rush, 30h non-stop. non-stop. François Sorel, Yasmina Bendecaille. Voilà, 18h07, le retour du Grand Rush sur RMC. 30 heures de direct, non-stop. C'est un rendez-vous euh, exclusif à RMC. Eh sommes sommes oui. seuls à vous proposer une mission pendant 30 heures pour vous accompagner sur la route des vacances à l'heure où on vit le plus gros chassé-croisé de l'année. Et là. François Sorel, vous êtes euh, avec euh, nos chers auditeurs. Jusqu'à demain, 20 heures, non-stop. Même pas de pause. Enfin, normalement. Pas prévu de sieste. <rire> <D 'accord>, ni... <rire> normalement. Si tout va bien. Si, bah, si tout écoutez, va bien. Euh... Voilà, on va essayer avec euh, en aussi direct. Christian qui notre médecin nutritionniste, qui m'accompagne durant ces 30 heures. On va maintenant S'intéresser à la beauté, évidemment oh oui. c'est important l'été, et notamment parler du bronzage, Yasmina. Oui, avec Marie-Bénédicte Gauthier, vous êtes chef de service beauté, à voici. Bon et bon alors, soir. moi j'ai bon un peu bronzé, hein, ah oui. vous voyez, je suis un petit peu partie en vacances, et j'ai utilisé euh, des pilules pour euh, du coup euh, essayer de bronzer un peu mieux. Hein, les trucs aux carotènes, là, bêta voilà. carotène, je sais pas quoi. Voilà, la marque c'est Ça sert à rien si si ça sert, ça sert à quelque à chose coup, moi, je ça trouve prépare... que je suis à mon maximum <rire> oui non non ça, ça prépare au, au bronzage mais il y a, euh, y a d'autres choses que l'on peut faire mmh. par exemple euh, adopter une alimentation qui est dite alimentation arc-en-ciel, à savoir c'est tout simple, ce sont des aliments colorés des fruits rouges des carottes, des tomates du poivron qui sont naturellement du fait de leur coloration extrêmement riche en lycopène et bêta-carotène qui vont Stimuler la capacité endogène du corps, c'est-à-dire sa faculté à s'auto-défendre. Et en fait, quand on assimile les aliments, on, on, quand on prend des aliments, on les assimile beaucoup mieux au niveau, on assimile beaucoup mieux les vitamines que les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires sont, sont excellents, mm -hmm. mais si vous, vous. Oui, si on mange naturellement. Si vous mangez naturellement, peut-être voilà, un mois, trois semaines, toutes ces vitamines, vous la, carottes, poivrons, voilà tous les aliments colorés, c'est assez simple en fait comme méthode. Et c'est une excellente, c'est une excellente Et méthode. Ça, combien de temps avant, avant de partir en vacances? À peu près un mois, quatre semaines, mais déjà deux semaines, c'est pas mal, ça, ça permet une petite montée euh, progressive euh, du hall. ce oui. que vous avez fait euh, Vous n'avez pas du fait du ça, vous, François ah, pas du tout, non. non Il a fait ça avec les Smarties, parce que c'était <rire> coloré, mais ça marchait pas. Que les Smarties ouais, rouges, oui. ça pas marché. <rire> Pour ceux qui sont en direction du sud, en direction oui. du soleil, euh, on bronze euh, surtout euh, entre midi et 16h, mais c'est pas bien. Euh, non, on bronze de ce... pas entre midi et 16h, on prend des coups de soleil. Hein. Ah oui En fait, donc c'est l'heure euh, la pire d'exposition et c'est euh, c'est totalement défendu aujourd'hui. En fait, Il ne faut pas faire ça Entre midi faut et pas, 16h, c'est c'est C'est juste euh, interdit, c'est inenvisageable. En fait, le bronzage, oh là là. A, comme toute chose, euh, a une histoire qui est très précise que j'aimerais bien, ah, j'aimerais bien vous la raconter. L'histoire ah, du bronzage. Ça ouais. ouais, l'histoire du bronzage. Comme ça, on pas idiot. Grâce à nous. Absolument. Ça, bien. Bon, ça. La, ça. En fait, la route des vacances vers le bronzage, elle a démarré un peu sur les chapeaux de roue avec les congés payés de 1936 instauré donc par Léon Blum et le Front Populaire. C'était 15 jours de vacances qui étaient absolument exceptionnels. Je pense que vous avez tous en mémoire ouais, les en photos rappelle de ces... Pas, mais François s'en rappelle mais les, familles, les photos des familles dans les <rire> voitures, les Citroën, où oui, ils partaient oui. tous avec le panier, le pique-nique, etc. Le bronzage, dès 1936, ça devient un marqueur social et même un facteur de réussite sociale. Et ça, c'est une notion qui est très très importante. Il fallait être bronzé. Il fallait être bronzé. Alors, après, ça va aller crescendo. Dans mmh. les années 60, le bronzage devient incroyablement sexy. Il est porté par des stars comme Brigitte Bardot. D'ailleurs, peut-être ça vous évoque des chansons de l'époque. Ah, euh, oui, François Sous le Soleil, exactement. Ah oui, exactement. Alors, ça, c'est Anna Karina qui la chante. Ah oui. Oui. Et il y avait quoi aussi y euh... Nus au soleil, ça oui. c'est Brigitte Bardot. Et ah ah ouais. Hanson de Sissex Hanson de Gainsbourg. Voilà. Oui. D'accord. Donc c'est vraiment le soleil ultra sexy qui rend beau, performant. 60-70. 60 70, ben, 60, 70. 70. Après le corps va être de plus en plus exposé jusqu'à atteindre une forme de, de, de paroxysme. Dans les années 80-90, c'est vraiment des concours de bronzage. Ça va même au-delà de ça, puisqu'en dehors des vacances, quand les gens avaient un entretien professionnel, ils se faisaient des séances UV juste pour paraître performants. Ce qui est aberrant. Mais ah oui. ça voulait dire on est bronzé, donc... Donc on est, donc on est super doué. C'est vrai, vrai que quand on est bronzé, on a bon teint, donc tout de suite... Oui, on, on, Voilà, oui, bonne absolument. On a envie d'être. En revanche, c'était un bronzage un petit peu excessif. Oui, c'est sûr. Bah, oui. Avec tout le mal aussi Avec tout le mal. Est-ce que vous vous on rappelez de, aussi de ce film uvée. qui s'appelait L'année des Méduses? Ah, parce oui. qu'il est très emblématique de cette époque. Tout à fait. Mmh. Et là, on est quand, là? Euh, je oui, pense, 84. d'accord. Oui, 83, 84. Et on y voit, en fait, euh, des jeunes femmes du matin au soir en monokinis, parce que c'était vraiment la mode du monokini qu'on ne retrouve quasiment plus aujourd'hui sur les plages. Et elles sont totalement toastées. En ouais. plus, elles se mettaient, je ne sais pas si vous de vous, vous en souvenez, de l'huile, de, ouais. de, oui, de la graisse. La c'est très... me souviens ça. Prête, ça, prête. Prête. Ah, ouais. est... ça. <rire> voilà. Depuis, effectivement, les médecins nous ont appris que le soleil, c'était un, un ami très sympa. Oui. Avec la superbe Caprice qui rappelons le... Oui, absolument. Qui est, qui est oui, qui, qui a beaucoup marqué les esprits mas masculins. Masculin. Oui. Comme Bernard Giraudot oui, pour absolument. les esprits féminins, oui. on est d'accord. <rire> Et euh, depuis, bon, quand même, le, ces années-là. On, les médecins nous ont appris que le soleil, c'était certes un ami, mais un, un ami qui est un petit peu compliqué, un ami difficile qu'il faut euh, apprivoiser. Parce qu'il induit euh, un vieillissement prématuré de la peau, des tâches, et beaucoup plus grave. Parce qu'il faut quand même en parler, c'est le, le, le mélanome. Oui, bien sûr. Voilà, donc, cette époque, en fait, mm -hmm. je crois que c'était un peu... À la rentrée, si j'ai pas bronzé, j'ai raté ma vie. Mmh. Il y avait un côté comme ça. Jusqu'en 80-90. Oui, après, voilà, les médecins, il y a eu des. Euh, ont on alerté, en fait, euh, la population. Et mmh. il y a eu toutes ces, ces. Évidemment, les firmes cosmétiques nous ont mis à disposition. Euh, des crèmes. Euh, je... Des filtres, des crèmes. Mmh. Mmh. Euh, Christian, d'accord sur la, la. en fait. Oh, mais c'est finement, finement histoire présenté. Bon c'est finement présenté et c'est extraordinaire. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que plusieurs dizaines de fois par an, les médias et les médecins préviennent les citoyens que le soleil devient extrêmement dangereux compte tenu de la diminution des couches protectrices terrestres. Mais on est aujourd'hui finalement, malgré cette précaution évoquée par les médias et les médecins, on est encore en risque maximum. Parce que nous avons des gens de plus en plus blancs. Et c'est quand la peau est blanche que les risques sont les plus importants. Donc le mélanome n'a pas diminué en non, fréquence. Il a augmenté. Il a augmenté. Mmh. Et ensuite, mmh. il y a un deuxième écart que j'aurais voulu vous présenter concomitamment. C'est-à-dire qu'il faut du bronzage comme il faut et oui. vous allez nous l'expliquer je ne suis pas compétent pour le faire en revanche, il faut bien intégrer un autre point et je termine là-dessus, c'est que nous tous là, tous ceux qui sont présents, les plus de 50 ans et les moins de 50 ans, sont des gens qui sont en risque parce que carence en vitamine D majeure ah oui. et là, est on le... est tous carencés en, en vitamine D Nous pauvres parisiens, qui sommes sans soleil, quasiment 95% de l'année, malgré les voyages en Corse que vous allez faire 3 mmh. jours, toutes les six semaines, c'est pas ça qui résout le problème. Vous n'allez pas ah, là-bas en balance, Corse... Ça. Ça ça, ça, vous n'allez pas là-bas en Corse tout nu. Non. Vous allez avec les avant-bras si et, et, et le visage. Ouais. voilà Sur le visage, chez vous, pour l'instant, tout va bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que concrètement, cette carence en D est catastrophique parce que ça fait apparaître certains cancers. Et donc, je, je ferme là cette porte médicale que j'ai entre et, et je vous laisse continuer sur cette partie où finalement, il faut du bronzage, oui. mais il y a une physiologie du bronzage, une méthodologie qu'il faut appliquer. Absol je vous écoute. Absolument. Et il faut savoir, puisque vous parlez oui. de la vitamine D, qu'on la synthétise au soleil Donc on la synthétise l'été, ce qui peut nous permettre de résister à un certain donc, euh, moment à la rentrée, voilà, quand on est quelques, à l'ombre. De faire quelques réserves, on va dire. De ah oui, faire ça quelques réserves. C'est un capital. Alors attention, il y a quand même une donnée importante, c'est que euh, si on applique de la crème solaire partout, on ne peut pas la synthétiser. Il suffirait a priori de mettre ses poignets au soleil dix mm -hmm. minutes par jour. Donc là, son risque majeur de coup de soleil. Pour la synthétiser, en tout cas, c'est... Oui, ah, non, les bon avec les mains de récepteurs, en fait. Un, a, a, a, un, un troisième item que j partie vous, vous donner, c'est qu'en fait, dans l'ensoleillement, il y a le bronzage au niveau de la peau, mmh. mais il y a un effet physiologique majeur au niveau neurologique où mmh. les gens se sentent mieux. Donc, il y a un effet dose qu'il faut intégrer. Merci beaucoup. Voilà, alors on, on peut en Merci. savoir beaucoup plus. Euh, Dans voici, bien sûr, absolument. Ouais. Actuellement, alors voici qu'on apprécie ça. pour euh, <rire> tous ces petits potins, mais aussi Merci pour des Marie conseils Bénédicte. beauté. Ouais, Merci, Merci beaucoup, service beauté. Alors on sait comment bronzer, on sait comment garder oui. le bronzage. Et et on, se avec de, et on se retrouve demain. Vous serez encore avec nous absolument, demain. Absolument. Oui. Je serai là. Super. De. Mais alors, euh, enfin, y a vous restez jusqu'à demain, peut-être, non vous Quasiment. Quasiment. Vous <rire> savez pourquoi elle sera là demain Non. Pour nous donner des conseils, pour se préparer à être beau, pour sortir le soir. Ça ne va pas être facile. Hein. Ouais. Pour moi, enfin, oui. <rire> moi c'est ça Beaucoup de ouais. choses à dire. En même temps, je... avec, le... Attends, avec attends, le grand rush, les auditeurs pourront bronzer de l'intérieur, ce qui est absolument unique y dans l'univers de la peut, radio. un peu comme le micro, en fait. C'est un peu ça. Il est 18h18 sur RMC. Je vous invite maintenant à découvrir une belle région, alors une grande région, puisqu'on va s'intéresser euh, eh à la région du sud-ouest avec Jean-Pierre Dorian qui est avec nous. Bonjour Jean-Pierre Dorian. Bonjour. Rédacteur en chef de Sud-Ouest, quotidien qu'on ne présente plus, bien évidemment. Euh, et, avec, et, avec, <rire> et avec vous, on va justement découvrir quelques-uns des grands rendez-vous de cet été dans votre région. Absolument. Qu'est-ce qui se si passe, on, du coup si on, si, on, si on commence par le par l'actualité euh, absolue, et malgré les quelques petits premiers bouchons qui apparaissent autour de la roquette bordelaise, évidemment que l'actualité euh, phare de cette période, euh, même dans... Même si on sait qu'elle est un peu triste, c est, c est, ce sont évidemment les fêtes de Bayonne qui ont démarré euh, depuis mercredi soir. Pas tout oui, on avait un les... auditeur tout à l'heure qui allait directement aux fêtes de Bayonne avec son fils ah, euh, en voiture. Ils sont nombreux. Ouais. Enfin, ils sont, alors, a priori, ils sont malheureusement un peu moins nombreux que les années précédentes. On imagine bien pourquoi. Euh, ouais. C'est vrai qu'avec les euh, de sécurité, on sait que. Mais enfin, ils sont quand même très, très, très nombreux. Parce que d'habitude, on estime à peu près un million de, de Festayer, comme on dit chez nous, euh, le, le de personnes. De festaires Oui. Et alors qu'est-ce qui se passe pendant ces fêtes, Jean-Pierre Qu'est-ce qui se passe, qu est qu il se passe Bon, j'imagine qu que. Être obligé y a... de décrire minute par minute. Le non. Système, hein, non, non, non, non, de... mais j'imagine que l'alcool coule un petit peu à flot, un tout petit peu. Oui, pas seulement. Pour être, très, pour être très clair aussi, il euh, y, y a de longs moments de convivialité à table. Ah, c'est euh, si, si, si je devais tomber dans le cliché, euh, et ça n'en serait en pas parce que c'est un moment important. En fait, le, la nouvelle manière de faire les fêtes, euh, il enfin, y a deux manières de faire les fêtes. Il y a une manière un peu plus jeune, on va dire, qui consiste à rentrer tard dans la fête et, et, euh, oui. et à finir très tôt le matin. Et puis il y a la manière un peu plus posée d'une grande majorité de gens, euh, qui consiste à déambuler, euh, parce que ce sont des fêtes de jour aussi, les fêtes de Bayonne. Ah, c'est bien ça pour Jadis. moi. Exactement. Il y a des animations <rire> toute la journée. Voilà. Euh, il, y a des, il y a une pause très importante à midi qui peut durer très longtemps. Parce qu'il y a plein d'endroits où on peut se restaurer. Et évidemment bien se restaurer. Ouais. À Bayonne, comme dans toutes les fêtes du Sud-Ouest en général. Parce que donc on, Là, on sort de, des premières grandes fêtes de l'été qui sont celles de Mont-de-Marsan. La Madeleine à Mont de marsan qui était qui avait eu la semaine dernière. Là, nous avons celle de Bayonne. Et dans 10 jours, autour du 15 août, nous avons celle de Dax. Qui sont aussi un grand, grand moment. Hein. Euh, avec euh, Corrida, et voilà, ce sont vraiment les férias, euh, tels que tels que le Sud-Ouest euh, les aime Et donc à chaque fois, ce sont plusieurs euh, dizaines, voire centaines de milliers de personnes qui se, qui se retrouvent. D'accord, alors, à part les fêtes de Bayonne, est-ce oui, qu'il y a d'autres euh, À part les fêtes de plans. Bayonne, il y a aussi, y aussi euh, d'autres bons plans, évidemment, parce que Euh, en ce moment, on démarre ce week-end un énorme festival qui est un peu dans le, tout, tout dans le sud de notre zone. C'est le嘉年华 de Martiac, qui est un peu qui est mondialement connu, j'allais dire, parce qu'il y a quelques-unes des plus grandes assises qui y passent et qui, ont, qui, et qui, y passent, qui y sont passées, et qui y passent encore. Il y a plus modestement, la fête du cognac aussi, qui est une belle, une très belle fête de manifestation. Où on ne boit pas de cognac dans les ah pays bon On n'a pas seulement du cognac ah oui. en l'occurrence. On ne pas du tout musique. du cognac, enfin pas que ça. Non, que ça. Voilà, voilà. On ne fait pas que boire non plus. Dans Sud, ouais. Non, Je non, non, non, non, de de non. De non. De... on mange très bien aussi, entre autres, Jean-Pierre. Attention, on y mange on y mange très bien, on y boit aussi, que les choses soient bien claires. Mais on ne seulement pas Toujours dans le dans le coin euh, sud de notre zone, le tempo latino aussi, du côté de Vicks à 25. Dans un moment fort, avait beaucoup de salsa au menu. Euh, et puis, euh, à venir, il y, y a pas mal de choses qui se passent à Pau. Il euh, y l'été à Pau qui est une... Une espèce de manifestation permanente, parce que là il y en a un peu tous les jours, c'est dans, dans le cadre du théâtre de verdure et il y a, y, a, y a pas mal de têtes d'affiches la prochaine à venir c'est MioSek, qui est le, qui est, qui, est, qui sera là ce week-end, dimanche, de mémoire je ne veux pas dire de bêtises. Euh, et puis il y a toujours encore une grosse manifestation qui est une manifestation de rue euh, qui se déroule à Périgueux qui est Minos, un gros festival. Euh, Euh, d'artistes de rechange. Mmh. De quoi faire la fête, de bien se restaurer, de, de sortir, d'être dehors en tout cas. Et, et, euh, dehors, tout, et tous les de détails, de, vie, de tous les bons plans, c'est dans Sud-Ouest, euh, systématiquement. Absolument. D'accord. Rien ne manque. Ouais. <rire> Rien ne <rire> y manque. Tout ce qu'il faut. Merci Jean-Pierre, merci beaucoup pour Pas votre bien. temps rédacteur en chef de donc de Sud-Ouest euh, il est 18h22 sur RMC on va revenir dans un petit instant vous êtes très nombreux à nous laisser des petits messages sur le hashtag grand RMC. continuez alors il y a Jules qui nous envoie une photo d'orange pour la vitamine C pour qu'on tienne le coup pendant ces 30 heures <rire> voilà on va essayer on a aussi Steve qui nous fait un petit coucou euh, voilà qui nous souhaite bonne chance pour ces 30 heures sachez que tout à l'heure on trouvera aussi Alex Good qui ah est oui. l'animateur voilà, d'M6 euh, et qui et aussi producteur d'un spectacle qui sera voilà, lancé à la rentrée. Il viendra nous en parler tout à l'heure. Il sera avec nous en au studio aux alentours des 19h45. On revient dans un instant, c'est RMC, c'est Grand Rush, à tout de suite. RMC le Grand Rush, 30h non-stop. Envie de parier Ouvrez vite votre compte sur PMU.fr En ce moment, jusqu'à 170 euros offerts. À vous de jouer PMU.fr, accessible également depuis votre mobile. Détails de l'offre sur PMU.fr. Jouer avec excès comporte des risques Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. C'est les vacances, vous rentrez de la plage en voiture et les enfants ont une question. On peut avoir un chien, un chat, un lapin, un iguane Alors vous avez une idée. Et si on passait chez McDo En ce moment, il y a un jouet Pokémon ou My Little Pony dans le menu Happy Meal. De quoi combler Enzo et Léa pour l'instant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 C'est pas chez vous, mais chez nous, on a deux problèmes capitaux. La chute de cheveux de mon mari et celle des mobiles de mes enfants. Alors pour mon mari, on a abandonné l'idée de trouver une solution. Mais pour les jeunes, vu le prix que ça nous coûte, hors de question de laisser tomber. Jusqu'au 1er août chez SFR, bénéficiez de jusqu'à 50 euros remboursés sur une sélection de smartphones sans engagement et décimloqué, comme le Sony Xperia E5. Rendez-vous en magasin SFR. Offre soumise à condition dans les magasins SFR participants. Remboursement sur demande dans la limite du prix d'achat.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 Votre appli RMC Sport évolue Suivez toute l'actualité de votre club Les rencontres en direct grâce au live Soyez les premiers informés Et personnalisez vos alertes Et bien plus encore Téléchargez la nouvelle appli gratuitement RMC Sport plus qu'une équipe Une Dream Team Et avec Jean-Baptiste Bergès, on fait un point sur la circulation. Est-ce que ça roule correctement bah ce non, soir? non, le chassé croisé des vacances a déjà bien commencé. On a bien fait d'être là aujourd'hui. Voilà, on a bien fait. En ce moment, ça coince déjà pas mal autour de la capitale, surtout dans le sens des départs. Vous êtes nombreux à fuir la ville pour le soleil et les plages du sud-atlantique. La 10 en direction de Bordeaux est très chargée. Au départ de Paris, ça coince au moins jusqu'aux Ulysses. Euh, toujours sur la 10 entre Niort et Sainte, c'est très chargé aussi. 1h30 de parcours au lieu de 40 minutes. Et en arrivant à Bordeaux, vous êtes aussi très nombreux autour de l'agglomération. Bordelaise, évitez le périphérique si vous le pouvez. Euh, si vous vous rendez vers le sud-est, au départ de Paris, c'est compliqué sur la 6 aux alentours d'Evry. Et c'est très ralenti aussi aux alentours de Lyon et sur l'autoroute du Soleil. La 7 commence, elle commence à être bien chargée, euh, surtout en direction de Marseille, aux alentours de Valence, Montélimar ou Orange. En ce moment, comptez le double de temps entre Orange et Montélimar. Et notre partenaire Coyote nous annonce 55 minutes entre Valence et Montélimar au lieu de 20 minutes. Prudence, patience et bonne route Avec RMC. LMC Le Grand Rush, François Sorel et Yasmina Bendecaille. Et oui, bonne route, parce qu'on est là jusqu'à demain, 20h. Donc, euh, oula, on vous accompagne euh, sur la route de vos vacances, exact. sur le retour à la maison. Voilà, il en reste encore 25h30 si mes <rire> calculs sont bons, donc tout va bien. Voilà. Et puis le des plus, cadeaux. Le plus dur est passé, non, Yasmina ben Non, pas du tout. Non, c'est ça, c'est bien <rire> ce que je Attendez que pense. ça passe déjà 15h et on en reparlera. Bon, donc, on euh... est ravi d'être avec vous en direct pour cette émission unique en France. Un 30h de direct non-stop pour vous accompagner sur la route des vacances. Et on est ravis d'être là. Voilà, et on vous offre des cadeaux toujours. Parce qu'on sait que c'est un peu dur quand même pour vous C'est pénible parfois Parfois des 10 heures de, de voiture Alors bien sûr on donne des conseils Bien sûr on, on donne des conseils pour ne pas vraiment tom Tout le temps tomber dans les bouchons Et pour vous récompenser on a des cadeaux Vous pouvez nous appeler au 3216, nous raconter votre voyage. Là, on a des cadeaux pour vous. Et voilà. vous pouvez aussi, quand vous êtes arrêté, bien sûr, ou votre camarade passager, prendre le téléphone et envoyer RMC au 3216 pour éventuellement au gagner. 7, 32 16. Au 73216. Et éventuellement gagner une enceinte Bluetooth de marque JBL jusqu'à 19h. Bonne bon. bon. chance à vous. Allez-y, on communiquera le nom du gagnant, euh, du prochain gagnant tout à l'heure, dans une demi-heure. Euh, Jean-Luc Moreau. C'est le nom du prochain gagnant, c'est ça Alors vous savez... <rire> <rire> non. Justement, non. <rire> euh... Non, ça, non. <rire> Attendez, vous savez quoi On va parler des dangers de la somnolence. Parce que selon une étude AXA... Écoutez bien. <rire> Selon une étude Axa, 25% des automobilistes disent conduire après la prise mais... de médicaments pouvant altérer Arrêtez, la vigilance <rire> au volant. Donc vous mais c'est vrai qu'un qu automobiliste sur quatre avoue oui. à, à à vous, à vous avoir pris. Alors, oh, c est, c est, en particulier, quand même. Je parle sous contrôle médical, c'est le cas de le dire. C'est en particulier les hypnotiques et les tranquillisants qui peuvent favoriser la somnolence. On a tout à l'heure évoqué la somnolence au volant, mais c'est vrai que euh, certains médicaments vont rajouter la couche supplémentaire. Et il y a des personnes qui sont encore, par exemple, on parlait du jeu. Alors, je suis, je suis embêté de dire les seniors puisque j'ai oui. peur d'être obligé de me mettre non, dedans. Non, pas maintenant. du tout. Ça, ça, un... ça, ça, ça m'embête. qui vont tout. être encore plus sensibles à la prise de ces médicaments. Mm -hmm. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire... Alors, il y a une expérience qui a été faite, alors pas forcément après une prise de médicaments, mais dites-vous déjà que en étant dans des bonnes conditions, C'est-à-dire en s'étant reposé avant de partir, en ayant une voiture confortable, en respectant la pause toutes les deux heures. Il y a une expérience que je trouve hallucinante qui a été faite il y a maintenant, je crois que c'est 4 ans par l'Argus. Euh, il y a un journaliste qui est parti de Paris pour rallier Nice. 930 km et qui a été équipé de capteurs. Donc on a mesuré sa vigilance tout au long du trajet. Il a strictement respecté les limitations de vitesse. Oui. Il était un jour où le trafic était normal, donc pas forcément dans les bouchons. Et bien Sur ce trajet-là, il a dormi 11 minutes pendant son parcours. Alors, c'est des, des, des, de des, des, des phases de micro-sommeil. Ça n'a y dormi pendant trois minutes non, en conduisant. Non, mais ça, hein, 20, ça, 25 secondes, 15 secondes ça, ça représente au total 24 kilomètres pendant lesquels il n'y avait personne au volant puisqu'il dormait. Oh, c'est hyper dangereux. Donc, imaginez que dans les meilleures conditions, le, le, le trajet Paris-Nice fait que vous avez déjà 20 minutes où il n'y a personne qui conduit. Alors si en plus vous rajoutez, on a dit tout à l'heure, à partir du moment où on est fatigué, on a des réflexes qui sont pas meilleurs que quelqu'un qui a bu. Si en plus vous rajoutez le facteur médicament, mmh. vous allez pratiquement doubler ou tripler le risque. Ça veut dire que c'est plus 24 km, C'est 70, c'est 100 km avec personne au volant. Vous voyez, là, on comprend mieux, quand on explique ça comme ça, euh, quel est le risque de prendre ce, ce genre de médicaments avant de partir. Malheureusement, en plus, quand on les a pris, il n'y a pas de recette miracle pour arriver à retrouver une forme olympique. Sinon, dormir, on est d'accord, Christian, une vingtaine de minutes euh, pour essayer de retrouver un petit peu de tonus. Toute forme thérapeutique, quelle qu'elle soit, nous disions tout à l'heure avec le docteur Pierrat sur ce sujet... Eh bien, au-delà de trois médicaments pris ensemble, le quatrième est absolument inefficace. Mais quand il y a des gens qui sont sous pathologie, avec une thérapeutique de 7, 8, 9 médicaments, ce qui mmh. est quand même plusieurs millions de personnes en France, Et malheureusement, malheureusement... ils n'ont mmh. pas le choix, ils sont obligés de prendre tous ces médicaments. Eh bien, cela veut dire qu'il faut considérer qu'ils soient plus que les autres, et que ce pas toutes les deux heures qu'il faut s'arrêter, mais toutes les heures 30, toutes les heures, et qu'il faut que le médecin dise, attention, quel que soit le médicament que vous prenez, quelle que soit son efficacité sur votre pathologie, il faut que, lors de votre transmission en, sur la route, eh bien vous soyez en mesure de vous arrêter toutes les heures et demie. Et, ensuite, là vient le second problème, c'est qu'au-delà de 70 ans, pardonnez-moi d'en parler aussi brutalement, je suis pour une régulation très importante de la circulation, parce qu'au-delà de 70 ans, cet état de fatigue, en plus de la thérapeutique, eh bien, accélère le processus d'endormissement. Et troisième élément très important, c'est que les personnes sont en bonne santé, en moyenne en France, jusqu'à 64 ans. Et on peut considérer qu'après 64 ans, une grande proportion de la population est sous traitement, c'est-à-dire au moins 40 à 50%. Donc, faisant acte de tout cela, il faut maintenant véritablement dire à tout le monde, si vous avez plus de 60 ans, si vous êtes sous traitement de... Peu importe vos pathologies, vous êtes en bonne santé, sous traitement, c'est pas le problème. Mais alors dans ces cas-là, redoubler de vigilance parce que oui. vous serez en grand risque. Est-ce qu'il y a des ouais. traitements qui sont plus susceptibles de de, oui. de tout, nous faire, on va dire, perdre l'attention Tous les traitements neurologiques, mmh. euh, tout. Euh, Très... Par exemple, il m'arrive enfin, de prendre des antihistaminiques, euh, voilà, parce que oui, j'ai un terrain allergique. Et on voit écrit sur les, bo sur les boîtes de ces médicaments. Vous avez une petite Dans... voiture de, de voilà, dessinée, oui, d'ailleurs. Même, oui. c est, c est, oui, même ces médicaments qui, pourtant, bon, voilà, nous empêchent d'éternuer, nous endorment. Ça, mais, mais ça, les médicaments euh, neurologiques, les médicaments endocriniens, et puis. La prise de sucre, je sais qu'on en reparlera tout à l'heure, vers 22h45. Ouais, donc la sucrerie qu'on prend pour s'ordonner du peps, en fait, c'est contre-productif. C'est contre-productif ah, 20 à 25 minutes après. Donc il faut vraiment se dire, nous sommes en vigilance. Quand on est en bonne santé, entre 25 et 55 ans, en forme, avec une activité physique, déjà 2 heures, c'est long. Alors quand on commence à avoir des pathologies, quand on commence à avoir des, des en plus des médicaments je suis désolé de vous dire, c'est toutes, tout, toutes les 90 minutes. Alors, c'est pas facile à dire aux seniors, hein, mais comme mais vous dites, non, mais parce que grave. ceux qui ont Moi, 60 ans, ça ne me gêne pas d'avoir 60 ans. Il faut simplement assumer le fait qu'on est heureux, qu'on est en liberté, oui, qu'on oui, qu a la capacité d'être responsable. Et aujourd'hui, ce que fait RMC, c'est une prise de responsabilité, une prise de responsabilisation. On suscite l'éveil, et mmh. les gens font ce qu'ils veulent. Mmh. Ils font ce qu'ils veulent, après ce conseil. Et les boissons énergisantes, euh, c'est ah, C'est un désastre. Red Bull est un désastre international. C'est clair, un, un net et red, précis. Un, un, un je red, signe. Un petit Red Bull, des chips et deux <rire> trois friandises et on est bien, Tu l'as énervé, là. Vous écoutez mon silence. <rire> Donc, plus prudence, on l'a bien compris. Euh, et voilà, dès les premiers signes, dès que vous voyez que voilà votre esprit divague et que vous vous sentez... Euh, c'est vrai qu'en on, on, général, quand on, on commence à être un petit peu fatigué, qu'on est au volant, on bouge, on essaie de... On a les yeux qui piquent, on, on a Inconsciemment, on a le corps qui, euh, qui veut bouger de place, qui essaie de s'installer différemment, etc. Là, hop, l'air là, de repos, quitte à ce que vous dormiez un petit quart d'heure, 20 minutes. Et, et le mieux, c'est de pas arriver à ces symptômes-là. Oui, et puis en déjà regardant Jean-Luc, il me fait penser à quelque chose. Ah, ah le, le profiteur de plage. <rire> le, le, le, voilà. le, le, profi, <rire> le profiteur de plage, 14h, 17h, évaporé sous le soleil. Non, non je déteste et ça. Et à 17h30, il prend la voiture, mais alors complètement sucré, non. Complètement sucré. Non, Alors là, c'est grosse erreur. Je déteste ça. Je parle pas de vous. Et, et, et, et complètement sucré par de la glace, par du coca, par du soda. Prendre la route ah. dans cet état C'est d'abord un état de fatigue. Il y a peut-être qu'une heure et demie de route, il y a peut-être qu'une demi-heure de route pour aller là où on doit se, re se rejoindre en vacances. Et ce sont les moments de la vie où on est le plus en danger. C'est après le soleil et après le sucre. C'est très très important. C'est aussi grave que après l'alcool. Très bien. Merci beaucoup, Christian. Christian, qui est notre médecin nutritionniste et qui m'accompagne durant ces 30 heures, je tenais aussi à le remercier, à le saluer, parce que c'est une vrai. vraie performance. Mmh. Et euh, voilà, tous ces conseils médicaux sont de très, très, très haut niveau. Et il nous nourrit. Et il nous nourrit en oui, plus. Avec le meilleur pâtissier de coup, France, coup, voilà. Cédric Grelet. Mais tout à, à l'heure. Alors, sur, sur Twitter, il y a déjà, Baptiste nous a posté sur l'arrobas oui. sur le, sur le, le, GrandRush RMC des photos de ce qu'on est en train de déguster. Oui, voilà, il va, le il le a bien il fait de faire les photos dès le début. Parce, oui, que, oui, parce, parce que je pense que qu à mon avis, il y, y en a de moins en moins, ça c'est clair. Il faut rendre hommage à Cédric Grelet, qui est au Meurice, un des meilleurs pâtissiers de France, sinon le meilleur. On ne va pas lui rendre hommage, parce que moi, je trouve que maintenant que j'y ai goûté, je vais avoir du mal à m'en passer. Non, mais on a notamment goûté espèce de cookie au caramel. Non, non, le cake. T'as pas goûté le cake ah, Non, j'ai pas encore goûté le cake. <rire> le cake. Mais... Et il voilà. y a des gens qui sont dans leur voiture et qui n'ont rien à manger parce qu'ils ils sont pas arrêtés à l'air de repos il n'y avait plus rien et ils sont en train de dire... Vous allez au meurice, vous demandez Swade, elle vous va vous en donner. Alors peut-être qu'on a ouvert la PT à Dominique Young qui est de retour parmi nous. Rebonjour Dominique. Bonjour. Rédacteur Salut, en chef donc, des dernières nouvelles d'Alsace. Alors Dominique, vous étiez avec nous tout à l'heure, mais là on va s'intéresser à d'autres événements, on va dire, qui se déroulent dans votre région, dans les jours et les semaines qui viennent. Et on va commencer, ça va sans doute intéresser Jean-Luc, au salon des tracteurs anciens en plein air. Ah, j'adore, j'adore. Voilà. Alors, euh, ça se passe près de Colmar, une dizaine de kilomètres de Colmar. Et euh, la commune s'appelle Hatchtat. Et c'est la quatorzième rencontre des tracteurs anciens. Alors, euh, ça commence dès, dès demain après-midi. Ça se poursuit euh, ça se poursuit dimanche. Et il y a des tracteurs anciens. Alors pour les spécialistes, il y a un Titan de 1920. Il y a des, des vieux Massé-Fergusson, Et puis euh, pour joindre l'utile à l'agréable, et pouvoir draguer autour des tracteurs. Il y a un bal champêtre. Ah voilà. Minutes, voilà parce que voilà. Je, voilà, voilà pas, que je ne voyais pas que vous vouliez en venir parce que euh, vous parlez d'un salon, euh, parlez dit, on, salon on des tracteurs comme un camion. Donc il y a pas de... <rire> pas dire que comme, un comme un tracteur, tracteur. Oui, oui, oui, Dites-moi, Dominique, ces tracteurs, on va les voir fonctionner parce que. Oui, oui, oui, oui, oui, il y a des démonstrations, il y a ça... des, des, des, démonstrations de battage aussi, des moissons à l'ancienne, enfin, la parce fois que ce une, qui, est, une, ce qui est extraordinaire avec ces vieux paysanne. tracteurs, c'est que la mécanique, c'est, c'est extraordinaire. Moi, j'ai vu tourner des vieux tracteurs. Alors, euh, ouais. c'est des Landes Bulldog ou des euh, je des sais, oui, le, ouais. un, un lance Bulldog avec un monocylindre de 8 litres, un ouais, moteur, ouais. un moteur qu'on est avec une boule qu'on fait chauffer. Alors, qui peut brûler n'importe quoi. Qui peut <rire> brûler bien. du gasoil, qui peut brûler de l'eau de vie. Ça roule, ça roule ouais, ça, ouais. ça, ouais. n'importe quoi. quoi. À mettre en route, c'est tout un cérémonial. Et quand ça tourne, mais c'est un truc hallucinant. Ouais, et à stade le... vous aurez tous les spécialistes, les y ouais. y passionnés de mécanique, des gens Qui connaissent ça, qui ont monté et démonté leurs tracteurs. Enfin, vraiment, pour les, pour les amateurs, c'est le, le village où il faut être. Et ça, bon, ça, ça, drague, ça. ça drague autour des tracteurs anciens. Ah, ça, vous irez vérifier, vous enverrez voilà. vos reporters. Ah, c'est oui, ouais. est... <rire> un peu l'amour et dans le prêt, finalement. <rire> voilà, voilà, voilà. C'est ça. Hein euh, Dominique, on va parler maintenant d'une exposition sur. Alors, un truc là aussi étonnant, la coiffe alsacienne. Oui, alors, la coiffe alsacienne, on, on la connaît parce qu'elle qu est, est très présente sur, euh, sur beaucoup d'illustrations, dans tous les, les livres qui parlent de près ou de loin de l'Alsace. Elle est souvent présentée euh, avec une coiffe noire très large et une cocarde tricolore. Alors, il faut savoir oui. que c'est très lié... À, à la guerre de, de 1870, à la défaite de Napoléon III et, et à la perte de, de l'Alsace et du département de la Moselle qui ont été donc annexés par euh, par l'Allemagne. Et en réaction patriotique, les, les Alsaciens francophiles euh, ont, ont mis l'accent sur ce symbole de la coiffe avec euh, avec la cocarde tricolore. Et c'est une des euh, une des histoires qu'on raconte dans dans cette exposition qui se passe à Kutzenhausen, C'est à 50-60 kilomètres au nord de Strasbourg et euh, ça dure longtemps, ça dure jusqu'au 18 septembre euh, l'après-midi à la, la maison rurale de l'Outre-Forêt avec euh, beaucoup d'affiches de, de, de, de euh, reprises de publicité enfin, c'est à la fois de la sociologie de l'histoire, de l'ethnologie alsacienne, c'est très bien fait très intéressant. Très bien et on va terminer par un feu d'artifice normal hein. Ah oui. alors, quand on oui, a oui, l'été Il y a deux choses, il y a euh, un corso fleuri à Oberaslar aussi, avec des chars euh, fleuris, il y a un seul char, 16 000 fleurs, donc voyez le, le travail, Oberaslar, <rire> c'est dans la, la vallée de la Bruche, près de à 40 km de Strasbourg, et sinon un très très beau feu d'artifice, alors là, ne soyons pas chauvins, c'est de l'autre côté de la frontière, à Bâle, en Suisse, dimanche 31 juillet au soir, Magnifique feu d'artifice sur le Rhin à 23 heures. C'est époustouflant. Moi, j'y avais été une année. C'est juste avant la fête nationale suisse. Et, et ça vaut le, le détour pour les amateurs de pyrotechnie. Ah ouais, j'adore, moi d'artifice surtout sur l'eau. c'est magnifique. Il y a les reflets. c'est vraiment. en plus, c'est un double feu d'artifice. Vraiment. C'est. c'est pour le 15 août ou c'est là Non, la fête, la fête nationale suisse, c'est le 14 juillet. Chez eux, c'est le 1er août. Ah, d'accord. C'est lundi. C'est lundi, un lundi prochain. Voilà, voilà. Le feu d'artifice, c'est dimanche soir, dimanche 31 juillet. On y sera. Voilà. Alors, moi, j'y serai pas, mais Yasmina y sera. Moi, je vais aller partout Si vous pouvez lui présenter un ou d'autres acteurs, ça serait pas mal. Ça Cien, pas vous... complètement ancien en fait. Non non non, hein, hein? Dominique. Non non non, non. Vous, avez, vous avez des tracteurs très vigoureux et très très. Non, non, attention, <rire> Dominique, attention, attention. Euh, il n'est que 18h40. Oui, parce qu'on a déjà pas mal de détracteurs. Alors si en plus on, <rire> oh. on est un petit peu, euh... oui, oui, là j'ai un peu peur. Bon. Dominique, Young, merci beaucoup, rédacteur en chef, donc des dernières nouvelles d'Azaz. Merci pour ces bons plans et ces ces événements qui vont se dérouler très bientôt. On revient dans un instant, 18h41. On va parler d'échange de maisons. Dans un instant oui, ça avec se fait emmanuel fait arnaud c'est bien ouais c'est changer sa maison ça peut être un bon plan pour partir pas cher en plus. En vacances. Voilà. On en parle dans un instant. Et puis, euh, je vous rappelle que le Grand Rush, nous sommes en direct jusqu'à demain 20h, hein, 30h de direct non-stop. Vous pouvez nous appeler au 3216 pour participer à ce Grand Rush. Vous vous apprêtez peut-être à prendre la route pour partir en vacances. Appelez-nous, devenez nos reporters d'un jour. Bon, on se fera un plaisir de vous avoir au téléphone. Pourquoi ah oui. pas cette nuit, d'ailleurs. Et puis, on vous récompensera avec des super cadeaux. A tout de suite. À tout à l'heure. 3216TOUCHE 1. Réagissez en direct sur RMC. Jusqu'à dimanche, l'élite mondiale du saut d'obstacle a rendez-vous au Jumping International de Dinard avec RMC. Un concours 5 étoiles, dernière confrontation de haut niveau avant les Jeux Olympiques de Rio. Ne manquez pas le derby et le Grand Prix de la ville de Dinard. Entrée gratuite pendant 4 jours, plus d'infos sur www.jumpingdinard.com. Le Jumping International de Dinard avec RMC.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 Avec ce numéro, on va entrer dans l'histoire. Pour gagner de nombreux cadeaux, jouez tout de suite sur rmc.fr. Insaisissable 2. Où sont les cavaliers Réponse dans les salles avec RMC. Si vos amis ne captent pas RMC, dites-leur qu'RMC est aussi en direct que sur les applis tablettes et smartphones et à la maison sur leur box menu radio. Vous avez appris les gestes de premier secours Devenez bon samaritain. Être bon samaritain, c'est quoi C'est pouvoir apporter son aide à tout moment à une personne proche de vous et peut-être sauver une vie. Comment En téléchargeant gratuitement l'application Staying sur votre smartphone. Pourquoi Pour que l'arrêt cardiaque ne soit plus une fatalité. Rejoignez notre combat avec Agila. Plus d'informations sur stayinolive.org. L'application Stay, stay Téléchargez-la maintenant.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 LMC, le grand rush, François Sorel, Yasmina Bendecaille. Et qui vacances? Ouais, c'est vrai. Mais, euh, durant ce grand rush, justement, vous fera découvrir, voilà, quelques petits gros tubes de ouais. cet été 2016. C'est le grand rush, il est 7h moins le quart, vous êtes sur RMC. Et on vous accompagne durant 30 heures en direct et non-stop. Voilà, c'est notre défi. Va-t-on y arriver bah, Écoutez, le plus simple, c'est de revenir d'ici demain vers les 19h30. Vous verrez dans quel état on est. Ça va être sympa, à mon avis. On sera le... là cette nuit, hein, bien sûr. Oui, on va oui, faire non-stop non -stop. Euh, jusqu'à demain. Il y a le hashtag Grand Rush RMC. Bien sûr, qui est là. il y a l'adresse mail, grandrush.rmc.fr. Il y a la page Facebook, Grand Rush RMC. Vous nous laissez des messages, vous nous laissez vos coordonnées aussi. Et puis vous pouvez nous appeler directement au 3216 pour nous raconter vos vacances et votre trajet. Parce qu'on est là jusqu'à demain, donc nous faut de la compagnie. Il faut qu'on discute un petit peu avec vous. Attention. Euh, il y a des garçons je... qui s'énervent. Ouais, ouais, ouais, je sais pas, il y, y a Christian et Jean-Luc qui discutent. Alors, ils discutent de, de vidéos de chat, c'est sympa. <rire> Euh, <rire> et alors, il va peut-être falloir tout à l'heure nous raconter ce qu'il y a dans ces vidéos de chat, parce que franchement, on te l'a tenir en main ah, ils, ils avaient l'air énervés, hein. Ils avaient l'air énervés ah, un oui, petit peu quand même. Je sais pas ce qui se passe. Et, euh, sachez que dans, allez, une vingtaine de minutes, on aura avec nous Alex Good, euh, voilà, ouais. le animateur d'M6, et qui est en train de, de produire un, un spectacle qui a l'air formidable, euh, et qu'on découvrira à la rentrée à Paris. Il viendra nous en parler, il s'agit de Tim. Il viendra nous en parler en exclusivité. Ouais, exactement. Euh, mais dans l'immédiat. Un truc très sympa à faire pendant les vacances, c'est au lieu de louer un appartement, au lieu d'aller à l'hôtel, etc. Pourquoi ne pas échanger en fait sa maison Exemple, vous avez un appartement à Paris, et eh bien en échange de cet appartement à Paris, qui est une destination qui est très prisée, vous pouvez peut-être avoir, je sais pas moi, un superbe loft à New York, ou pourquoi pas une maison avec piscine à Miami. Ben oui, oui c'est comme ça. C'est Emmanuel Arnaud qui nous en parle de guest to guest. Bonjour Emmanuel Arnaud. Bonjour François. Bonjour, bonjour Emmanuel. Ça bonjour va Emmanuel. La grande pêche. Ravi d'être <rire> sur le grand rush RMC. Et je suis content d'arriver au début et pas à la fin. Ah voilà. à la fin, ouais. oui, c'est drôle à aussi, à fin, hein, on Emmanuel. On des questions, mais à l'envers, en <rire> oui, fait. C'est pour ça. ça. Donc là, au moins, on est encore à peu près frais, donc ça va. <rire> ça va. Alors, expliquez-nous un peu le concept de Guest to Guest, Emmanuel. Alors, guest to guest est le leader mondial de l'échange de maisons et d'appartements. C'est un site français, malgré le, le nom anglais qu'on a, qu a choisi pour pouvoir justement conquérir le monde. Mm -hmm. Et vous pouvez, grâce à Guest2Guest, guest, vous inscrire, remplir votre profil, remplir la description de votre maison ou de votre appartement, et euh, vous loger gratuitement en vacances, soit en faisant des échanges réciproques, qui est euh, « je vais chez François et François vient chez moi », Soit en faisant des échanges non réciproques avec un système de points. Donc, par exemple, je contacte François pour aller chez lui. Il est d'accord pour m'accueillir, mais lui-même n'a pas envie d'aller chez moi. Donc je vais lui donner des points. Et avec ces points, François va pouvoir aller chez Yasmina, par exemple. Ok, bah moi je veux bien. D'accord. Ah oui, d'accord. <rire> François, on vient chez moi C'est pas véritablement. Pourquoi pas, Yasmina Bien évidemment. Là, franchement, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai, donc, ce n'est pas le fait d'échanger simplement la maison. C'est qu'à chaque fois qu'on prête sa maison, en quelque sorte, on, on fait grossir une cagnotte de points. Exactement, et en fait ça rend l'échange beaucoup beaucoup plus simple parce que parfois je contacte des gens et eux n'ont pas exactement des envies symétriques par rapport aux miennes, ils n'ont pas envie d'aller au même endroit, euh, de venir chez moi au moment où moi j'ai envie d'aller chez eux ou ils connaissent oui. déjà, euh, par exemple moi je suis parisien et Paris ils y sont déjà allés et ils n'ont pas envie d'y aller et donc euh, bah, typiquement on peut avoir des échanges euh, comme ça qui s'organisent. Moi l'année dernière j'ai accueilli une famille euh, qui venait de Montréal, ils m'ont donné des points et avec ces points, là, moi je suis à Paris euh, j'ai pu aller euh, en Dordogne Et avec les points, la personne de Dordogne a pu aller en Corse. Et sans les points, en fait, moi, j'avais aucune envie d'aller à Montréal parce que j'avais un petit bébé qui venait juste de naître. Mmh. Et les personnes de Dordogne euh, détestent Paris, ils y n'avaient aucune envie de venir à Paris. Euh, ils me parlaient de la, la pollution et du métro. Et eux, ce qu'ils leur disaient, c'était la Corse. Et donc, voilà, grâce au système de points, tout le monde a pu euh, trouver un peu chaussures à son pied. D'accord. Et Emmanuel, il faut absolument qu'on soit propriétaire de sa maison, de son appartement, ou même si on est locataire, ça peut le faire Alors, c'est un des grands grands avantages de l'échange de maison, c'est que quand on est locataire, d'une euh, maison ou d'un appartement non seulement on peut faire l'échange de maison de manière légale mais en plus on n'a même pas besoin de prévenir son propriétaire à moins que ce soit marqué dans le bail de manière explicite qu'il faut le prévenir quand on prête sa maison okay. parce qu'en fait dans la mesure où il n'y a pas d'échange d'argent entre l'hôte et l'invité l'échange de maison est assimilé juridiquement à du prêt C'est-à-dire que je prête euh, ma maison à quelqu'un et j'en ai le droit, et mon propriétaire, euh, si je suis locataire, ne peut pas m'empêcher de passer euh, mes clés à euh, ma cousine ou bien à quelqu'un de confiance ah oui. que j'ai rencontré grâce au site de Et Emmanuel, pour un auditeur là, qui a envie de le faire, mais qui est un peu frileux, il faut, faut tout planquer, c'est ça quand on doit recevoir des gens à la maison On planque les papiers euh... Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a, Christian <rire> Est-ce que tu, tu crois que j'ai peur, c'est ça Ouais, je crois que j'ai peur. Donc, quand on a une maison et on doit faire quoi en premier lieu pour la première fois quand on, on échange Alors ce qui est très très important, c'est d'être à l'aise. C'est-à-dire que peut être tenté par le par le concept et puis pas encore être prêt. Et donc dans ce cas-là, il ne faut pas encore se lancer. Et puis la ah. première fois qu'on le fait, on va avoir tendance à mettre des petits post-it sur la porte d'une cave ou d'une pièce qu'on a pu fermer à clé en mettant privé, ne pas entrer. À, Euh, emporter avec soi ses bijoux, euh, cacher ses papiers de banque, euh, quelles que soient euh, les choses qui, qui vous font peur euh, par rapport à ce qui y est euh, quelqu'un d'autre qui vient de chez vous, ouais. vous avez tendance à avoir vous protéger et assez souvent l'expérience qu'on demande mm -hmm. c'est que eux se protègent pas mal la première fois et puis d'arrive dans une maison où il euh, y a les clés de la voiture sur le comptoir, on leur dit servez-vous, il euh, y a une bouteille de champagne qui les attend, ou une bouteille de vin ah, local sympa, ouais. et en mm -hmm. fait ils s'habituent et puis la deuxième fois ben, on met un peu moins de post-it et on se protège un, un peu moins et puis au fur et à mesure ben, on a pris confiance dans le système Et surtout on s'est rendu compte que le fait qu'il n'y ait pas d'argent dans une relation humaine la rend plus simple. C'est-à-dire y que sur euh, d'autres types de systèmes où il va y avoir la location, eh ben euh, c'est un peu différent. C'est à dire que l'autre va avoir tendance un peu à survendre son bien pour euh, pouvoir gagner de l'argent. Et l'invité va avoir tendance à se comporter un peu mmh. comme euh, ma mère le fait dans un hôtel en se disant, j'ai payé, donc je prends chacune des petites bouteilles de, de shampoing et je les ramène parce que c'est pratique en voyage. <rire> c'est y pas à, que votre alors, maman, hein, Emmanuel. Oui, je fais, à, à chaque fois, elle déteste. <rire> donc, des Mais, euh, et alors qu'en en fait, quand vous êtes invité chez quelqu'un, vous êtes déjà tellement gentil, euh, tellement content euh, qu'il qui vous ait prêté euh, gratuitement euh, son, son bien que en fait, vous allez lui laisser un mot de remerciement et un petit cadeau euh, mmh. pour, euh, pour le remercier. La, la, la relation, la dynamique est complètement différente, en fait. D'accord. Et donc... ça coûte combien Emmanuel C'est gratuit. gratuit Donc ça coûte 0€ de s'inscrire Et ça est gratuit de faire un échange de maison Donc ça coûte 0€ En revanche on doit bien faire du chiffre d'affaires quand même ah Oui quand même <rire> je, Parce que vous n'allez pas, oui. pas vivre que d'appartements échangés quand même Mais, faut... Exactement Donc nous en fait ce qu'on fait c'est qu'on va vous proposer des options Et c'est toujours tout ce qui est payant chez guest -to guest Est une option euh, Comme la caution ou l'assurance Et en fait euh, le fait est que pas mal de nos membres prennent ces options Parce que ça les rassure. Donc typiquement, oui. la caution, ça permet de gérer un peu les petits fracas du quotidien. Oui, si par exemple je casse le vase en porcelaine, euh, voilà, c'est pas moi qui vais le payer, quoi. Voilà. Et là, le coût moyen pour un séjour d'une semaine, c'est l'ordre de 15 euros euh, pour un membre. Oui. Qu'on gère la caution et qu'on qu'on ait une caution de l'ordre de 500 euros qui, qui protège d'un levage en porcelaine. Et puis ensuite, il y a un système d'assurance oui. euh, qui, lui, va couvrir la maison à hauteur de 3 millions d'euros. Donc, c'est une assurance qui est très très inclusive et notamment de tous euh, les gros tracas euh, qui sont pas du tout les petits tracas du quotidien, mais qui sont plus le feu, l'inondation, l'explosion de gaz, etc. D'accord. Mais situé en fait à l'assurance habitation le temps du séjour. Mais je ne suis pas obligé de prendre ces options-là Voilà, exactement. On doit avoir euh, 30-35% de nos échanges qui sont de manière complètement, complètement gratuite. Et dans les autres cas, c'est l'hôte, la personne qui reçoit, qui dit ah « Non, moi, en fait, me rassure d'avoir une assurance, d'avoir une caution. Donc, je vous la demande. Et puis, pour vous, mm -hmm. c'est un coût de, de quelques dizaines d'euros. Donc, euh, pour une maison gratuite pendant une semaine, euh, ce n'est pas ouais. un coût tellement pas Parfait. cher. Parfait. Merci beaucoup, Emmanuel oui. Arnaud. Et donc, guest to guest pour en savoir plus. Euh, très sympa. Oui. 18h52, on poursuit avec notre, nos partenariats et euh, nous allons accueillir maintenant Didier Passamonique. Bonjour Didier. Bonjour. Bonjour Didier. Alors vous représentez le magazine L'Express. Merci oui, d'être là. Merci. Euh, et on va parler donc du hors-série de l'Express qui est dédié. Ah, quelqu'un, Jean-Luc, que, que vous devez adorer, franchement. Euh, si je vous dis, par exemple, Gailuron, les dingots dossiers, la rubrique à braque, l'écho des savannes, fruit cassia, oui, vous dites Mais oui, bien évidemment. Donc, disiez vous, voilà. le, vous prix le faites... Trop... J'adore... Ah, ouais, J'adore de le cafard qui commente qui oh. les bandes dessinées en bas à chaque fois. C'est vraiment ouais, super. Ouais, cool. Alors, vous avez voulu rendre hommage à Gottlieb C'est une coccinelle, hein, quand même. C'est une, une coccinelle, oui. C'est beaucoup mieux, enfin. Ouais, voilà, c'est plus sympa quand même, ça porte <rire> bonheur. Alors on a, on... Voulu, oui. on, on a voulu, pardon, on a voulu euh, offrir un cadeau d'anniversaire à Gottlieb qui a 82 ans cette ah, année. Oui, il les a fait et le 14 et, juillet. Oh. Et le 14 juillet, voilà, donc on est, on est sorti juste au moment euh, de son anniversaire, et donc euh, euh, je pense que ça lui a fait plaisir. Alors qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur Un peu en fait, euh, il <rire> en fait, y a trois, y il y, y a trois parties. La première partie, c'est un portrait de Gottlieb. On explique qui il est, que, euh, quelle est sa famille, quels sont ses, ses mentors, euh, sa carrière, euh, etc. La deuxième partie, c'est vraiment, on, on passe en revue complètement toutes ces œuvres, une par une, euh, c'est dans les détails, euh, on explique comment elle a été créée, dans quelles circonstances, souvent c'est assez rigolo, il y a plein d'anecdotes plein euh, qui sont liées à, à chacune de ces œuvres, par exemple Deluron n'était pas du tout le personnage principal de la BD euh, qu'on qu connaît aujourd'hui, c'était ah oui. un personnage secondaire, et c'est à la suite de d'un comment dirais-je un référendum auprès des lecteurs que les lecteurs ont dit nous on préfère ce personnage là et c'est comme ça que Guéluron est arrivé à, devant de la scène quoi alors qu'il n'était pas très causant même en, en principe <rire> euh, et puis la troisième partie ce c'est euh, les journalistes de l'express et d'autres qui euh, qui ont euh, re, relu toutes ces œuvres et qui ont essayé de, de trouver euh, des, des cohérences, de, de, de, de donner des angles euh, tout mmh. à fait inédits euh, de lecture sur euh, l'œuvre la, la, de Gottlieb. Voilà, donc si vous avez envie de vous replonger dans l'œuvre de Gottlieb, alors bien sûr vous pouvez acheter des BD, mais voilà, pour avoir un condensé. Euh, le cadeau de la rédaction de l'Express, donc, à Gottlieb, alors, actuellement dans les, les... kiosques, oui. c'est ça Didier Actuellement dans les kiosques, et puis pour les auditeurs belges qui nous écoutent, oui. il va y avoir une version euh, en septembre en Belgique, euh, qui, euh, qui est édité par la Libre Belgique et par la Dernière Heure, donc si jamais ils sont... Soit ils l'achètent en France, euh, ou alors s'ils ont oublié de l'acheter, qu'ils rentrent en Belgique, ils pourront le l'acheter à ce moment-là. C'est euh, réellement mmh. ce qu'on appelle en anglais un « companion book ». Euh, ah C'est-à-dire oui. un, un, un livre qui, qui, qui donne un éclairage sur toute l'œuvre de Gottlieb, qui est un des auteurs majeurs quand même de de, de ce siècle, enfin du siècle qui vient de s'écouler. Alors Didier, vous êtes un spécialiste BD aussi à l'Express. Euh, oui. Si, alors pour l'été, c'est vrai qu'on aime bien flâner, lire des BD au soleil, etc. S'il n'y en avait qu'une à retenir pour cet été que vous pourriez conseiller à tous ceux qui nous écoutent Euh, vous parlez d'une de, de Gottlieb ou une, non, pas une forcément. BD, ouais, pas forcément, ah, ah, un truc, un, un, quelque chose un, un, de un, récent, pourquoi pas un, un coup de cœur. Alors, ouais. bah, écoutez, il y, y a une BD qui s'appelle Stupor Mundi, euh, qui, qui est publiée chez Gallimard et euh, par un, un garçon qui s'appelle Nejip, euh, que je connaissais pas. Je vous avoue, euh, j'ai pris le bouquin en me disant tiens qui c'est celui-là. Euh, et, et en fait Stupor Mundi. Euh, un, le personnage principal ressemble un peu, euh, euh, comment dirais-je, euh, euh, en fait c'est un savant, euh, ouais. c'est un savant arabe euh, qui, qui, euh, qui connaît, qui, qui, comment dirais-je, qui est un des, un des plus grands savants de son temps et on est au Moyen-Âge et ce savant arabe est invité par les plus grands savants de la chrétienté euh, pour euh, venir euh, faire une expérience mm -hmm. qui est en réalité une des premières expériences de, de chambre obscure, c'est-à-dire de, de photographie. Et, euh, et c'est absolument étonnant, mais c'est vrai qu'au XIIIe siècle, on avait déjà compris tous les principes de la photographie. Mm -hmm. Sauf qu'on n'avait pas encore les moyens de, de, de faire un support. Et donc, euh, « Stupor Mundi », ça raconte ça, et c'est très drôle, c'est très fin, C'est très bien raconté, c'est chez Ganimar. Et c'est donc votre coup de cœur pour l'été. Merci beaucoup, Didier voilà. Passamonique. <rire> voilà, à bientôt. Du magazine l'Express, merci. Merci. Merci. Euh, voilà, et ce, ce, ce numéro exceptionnel, hein, disponible ouais. dans les kiosques. La, dans les mains, il est très chouette, il est balèze hein, quand même. Hein la météo, les infos, euh, Yasmina. Et on oui. revient avec Alex Wood qui nous rejoint dans ce ouais, studio. Super. Et puis toujours Jean-Luc Moreau à nos côtés pour les conseils auto et Christian Orecka, notre médecin nutritionniste. A tout de suite après les mh, infos de 19h. RMC Le Grand Rush, 30 heures non-stop. Où que vous soyez, il y a toujours une station-service Leclerc proche de chez vous. Jusqu'à demain, profitez de l'opération carburant à prix coûtant. Hors fuel domestique dans les stations services Leclerc partout en France. S'engager à vos côtés, c'est la promesse des stations services et magasins Leclerc. L'énergie est notre avenir, économisons-la. voir modalité dans les magasins participants. RMC, ce week-end le championnat du monde de Formule 1 est à Hockenheim pour le Grand Prix d'Allemagne demain à 14h les qualifs et dimanche dès 14h le Grand Prix RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1 RMC Football Ligue 2 La saison démarre fort au Chamois avec la réception du RC Lens ce soir à 20h et celle du Tour FC vendredi 19 août Place à partir de 5 euros Toutes les infos sur chamoignorté.fr avec RMC Insaisissable 2. Les magiciens braqueurs reviennent avec leur coup le plus incroyable. Vous pensiez qu'ils avaient disparu pour toujours Je suis ravi de vous revoir. Retrouvez l'équipe au complet avec un nouveau membre, Daniel Radcliffe. Je suis content de travailler avec vous. Avec ce numéro, on va entrer dans l'histoire. Insaisissable 2. Vous croyez avoir déjà tout vu Actuellement au cinéma. Allez, un point sur l'état des routes maintenant. Comment roule-t-on en ce moment, Jean-Baptiste Bergès Bonjour. Eh bien, ça coince, ça coince déjà dans le sud-est, surtout sur l'autoroute du soleil. Vous êtes déjà nombreux sur l'A7, mais il va falloir patienter avant d'arriver à destination. Notre partenaire Coyote nous signale de nombreux ralentissements en direction de Marseille, surtout aux alentours de Valence, Montélimar ou Orange. En ce moment, comptez le double de temps entre Orange et Montélimar et 55 minutes entre Valence et Montélimar au lieu de 20 minutes habituelles. C'est aussi très chargé sur la 10 à proximité de Bordeaux, en province de Paris. La 10 où plusieurs points sont compliqués, notamment autour de Sainte. Comptez 1h30 de parcours entre Niort et Sainte au lieu de 40 minutes. Et puis à la sortie de Paris, la 10 est très chargée aussi. Vous roulez au pas au moins jusqu'aux Ulysse. Prudence, patience. La journée de demain est classée noire. Le trafic va s'intensifier à partir de cette nuit. Ce sera la pire journée de l'été demain. Bonne route avec RMC. La météo des plages avec les hôtels première classe. Passez une bonne nuit sur la route des vacances. Et oui, alors voilà, on est dans les embouteillages, mais au bout d'un moment on arrivera à la plage quand même, hein Jean-Baptiste. C'est ça, c'est ça. Et ça va être comment alors Eh bien, demain samedi, là où le soleil brillera le plus, ce sera sur le pourtour méditerranéen. La journée s'annonce très agréable sur les plages de Sétoise, dans les Rois, avec une eau prévue à 22 degrés, une température extérieure de 30 et un indice UV de 8. Ce sera aussi très agréable sur les plages de Sanary-sur-Mer, dans le Var, avec une température de l'eau à 24, quasi aussi chaude qu'en Corse, et une température extérieure qui frôlera les 30 degrés. La journée de samedi sera aussi très agréable sur les les plages de l'Atlantique puisque là encore vous êtes nombreux à vous y rendre euh, du côté de la cano plage par exemple l'eau est prévue à 22 degrés température extérieure de 29 indice UV 7 et puis plus au nord plus au nord il fera meilleur qu'aujourd'hui avec de belles éclaircies prévues en Bretagne et en Normandie à Etretat par exemple l'eau sera à 17 degrés 20 degrés sur la serviette bon c'est c'est vrai que ça reste frais mais la journée sera très agréable et puis pour vous réchauffer vous pouvez toujours vous promener sur les falaises le site est exceptionnel et la vue verte Très bon week-end. RMC. Dans un instant, le retour du Grand Rush RMC. 30 heures de direct, non-stop, pour vous accompagner sur la route des vacances. Et Jean-Baptiste Berjas nous l'a dit, ça va être sans doute la nuit la plus compliquée de l'année sur les routes. On est là, en direct. On compte sur vous, 32-16, il est 19h01. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet. RMC. C'est toute l'actualité avec maintenant Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir. Bonsoir François, bonsoir à tous. Manuel Valls reconnaît une erreur après l'attentat de saint étienne du Rouvray. L'un des terroristes était en liberté sous contrôle judiciaire avec un bracelet électronique. C'est un échec, tranche le Premier ministre dans une interview au Monde. Il faut inventer une nouvelle relation avec l'islam, ajoute Manuel Valls. Les constructions de mosquées ne doivent plus être financées par l'étranger. Le Premier ministre souhaite enfin que les imams soient formés en France. Trois personnes toujours en garde à vue dans l'enquête sur l'attentat de saint étienne du Rouvray. Parmi eux, un Syrien. Une photocopie de son passeport aurait été retrouvée chez l'un des terroristes. Deux djihadistes, je vous le rappelle, ont attaqué une église près de Rouen. Mardi, un prêtre a été tué. Et j'en ai dommage ce vendredi pour les chrétiens comme pour les musulmans. Là où s'est passé l'attentat, à Saint-Etienne-du-Rouvray notamment, mais aussi dans d'autres villes de France. Musulmans et chrétiens rassemblés pour prier ensemble. Notre douleur est aussi la vôtre, déclaration du curé de Saint-Etienne-du-Rouvray dans la mosquée de la ville. Les attentats de Paris, cette fois deux suspects, ont été remis à la France aujourd'hui. Un Pakistanais et un Algérien transférés depuis l'Autriche. Ils sont soupçonnés d'être liés aux attaques du 13 novembre. 130 personnes avaient été tuées sur les terrasses et au Bataclan. Pas de troisième autopsie pour Adama Traoré, le jeune homme décédé pendant son interpellation dans le Val d'Oise. Sa famille réclamait une nouvelle expertise. Le juge d'instruction a refusé. Les causes du décès d'Adama Traoré sont toujours indéterminées après les résultats d'une seconde autopsie hier. La grève chez Air France, troisième jour. Aujourd'hui, plus de 80% des vols sont assurés. 139 ont dû être annulés à Roissy. Le trafic réduit de 20% à Orly sans annulation de dernière minute. Le week-end s'annonce quand même compliqué selon les syndicats en plein chassé croisé de l'été. Le timbre bientôt plus cher. La Poste annonce aujourd'hui que les tarifs du courrier vont augmenter à partir de janvier prochain. Concrètement le timbre vert va passer de 70 à 73 centimes. Autre augmentation cette fois à partir du 1er août, donc lundi plus 2% pour le tarif du gaz. Le pape François en Pologne, il était ce matin en camp d'extermination d'Auschwitz en présence de plusieurs survivants. Il a demandé pardon au seigneur pour tant de cruauté. Plus d'un million de personnes ont été tuées à Auschwitz pendant la seconde guerre mondiale. La météo, quel temps va-t-il faire demain Jean-Baptiste Bergès et bien Demain samedi, les nuages présents aujourd'hui sur le nord du pays vont se déplacer vers le sud avec de la grisaille prévue dès le matin au pied des Pyrénées, sur le massif central et sur les Alpes. Cette grisaille va se généraliser en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes avec des risques d'orages prévus sur les régions montagneuses, orages qui pourraient déborder en plaine ailleurs de la Vendée au sud de la région centre Val-de-Loire jusqu'à l'Alsace le soleil va briller mais seulement après dissipation de la grisaille matinale et sur la moitié nord ça restera assez chargé le matin mais vous aurez droit tout de même à de belles éclaircies l'après-midi les températures demain matin 14 degrés à Lille 17 à Bordeaux, 18 à Bayonne et 21 à Marseille dans l'après-midi comptez entre 20 et 22 degrés près de la Manche 25 et 30 degrés dans la moitié nord et entre 29 et 34 degrés dans le sud. La météo avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la la garantie constructeur préservé. Merci Jean-Baptiste Il les 19h et 4 minutes sur RMC, le Grand Rush, ça continue avec François Sorel. Merci beaucoup Alexandre, prochain point sur l'actu, ce sera tout à l'heure à 20h, et dans un instant, Alex Good sera avec nous dans les oh, studios de RMC. Déjà dans le studio. Il oui. va venir nous parler, entre <rire> autres, bien de son avenir, pourquoi pas la télé, mais aussi de son spectacle qui <rire> va arriver à la rentrée, ça s'appelle Timmy, on en parle dans un instant. Je rappelle qu'on est au cœur de ce Grand Rush, 30 heures de direct non-stop, ce n'est que le début Yasmina. Euh, ce oui, que le on a début. on n'a même pas fait la moitié. Ah non, on est même loin d'avoir fait la moitié. Et on me racontera l'histoire de Pokémon Go parce que je n'ai rien compris. Si on gagne rien, je ne comprends pas ce phénomène. Ah non, mais c'est dingue. Tout le monde joue à Pokémon Go. Comment ça je suis sûr qu'Alex joue aussi à Pokémon Go. On va en parler dans un instant. <rire> Et puis, chose importante, vous qui êtes sur la route ou vous qui allez prendre la route maintenant, pour peut-être partir en vacances parce que vous l'avez bien marité et puis parce que c'est le moment, ça y est. Eh bien, dites-le nous, appelez-nous au 3216 et devenez nos reporters d'un jour. Euh, on vous appelle régulièrement durant votre trajet jusqu'à l'arrivée, en fait, eh sur oui, votre lieu de vacances. Et on a des cadeaux superbes. On a des smartphones Samsung à vous offrir, des Galaxy S7, des Galaxy S6. On a aussi des enceintes Bluetooth JBL. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a des paires de lunettes, crise d'une valeur de 179 euros. Eh on oui. a un pack culture, on a un pack mini-ballon, un pack mini. Alors, dans le pack musique, par exemple, il y a un poste radio-vinyle. Il y a une paire d'écouteurs urbains euh, JBL. Mais il y a une enceinte. Il y a un pack CD DVD. Pack, ça veut dire plusieurs choses dedans. Ah oui Un peu comme un, un paquet de Noël. D'accord. Et puis un pack foot aussi avec une enceinte JBL. Enfin bref, plein de cadeaux. Et des cadeaux aussi si vous nous envoyez RMC au 732-16. Il y aura un tirage au sort et une enceinte Bluetooth peut-être à gagner. Le Grand Roche revient dans un instant. À tout de suite. RMC. Alors, palme, OK. Maillot, OK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 Coup d'envoi de la saison de l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome. Cet été, vivez OM Toulouse, dimanche 14 août à 21h. Et OM Lorient, le week-end du 26 au 28 août. Place en vente à partir de 15 euros sur le site internet om.net. Par téléphone au 08 92 30 32 29. En vous rendant dans l'un des points de vente officiels OM ou dans tous les magasins Carrefour, Fnac, Géant, Leclerc, Auchan et Réseau Digitique. Retrouvez toutes les infos sur le site om.net et par téléphone au 08 92 30 32 29. 35 centimes d'euros la minute. Jusqu'au 15 août, chez preuve Poivre rouge et les brochettes tombent à pic. Filet mignon à la vigneronne, bras zéro d'onglet de bœuf ou filet de poulet tandoori. De généreuses brochettes pour tous les goûts et tous les gourmands à partir de 7,90€ seulement. Pique et pique et barbecue, à ce prix-là je prends les trois. Poivre rouge. Trouvez votre restaurant poivre rouge sur poivre -rouge pour votre santé. Bougez plus. RMC, bienvenue y chez moi pour les Jeux Olympiques des Rio de Janeiro 2016. Dès le 5 août, RMC passe en mode. Olympique. Le Grand Rush avec les stations service Leclerc pour vous accompagner tout au long de votre trajet. RMC Le Grand Rush François Sorel, Yasmina Bendécaille ah, I feel good I feel good Ah oui, je te dans reconnais bien y là <rire> aïe, aïe, aïe, aïe, aïe feel... Alex Good, est dans ce studio de le Grand Rush. Salut Alex ah, ça, ça va mon ami Ça va tout le monde. Ah, de retrouver Alex Good sur RMC Alex Wood, que eh vous oui, présente plus. C'est un truc de fou. Alors ancien <rire> journaliste, animateur télé, la météo sur M6. Euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Un en France incroyable tous ces trucs bêtisier, là bêtisier, voilà. etc. Bon alors tout le monde tout le monde se pose la question quand est-ce que tu reviens à la télé Alex Good Ah bah là déjà j'ai j'ai arrêté un incroyable euh, oui. avec m 6 il y a oui. quelques, quelques semaines on s'est mis d'accord oui Là je suis sur ma comédie musicale qui commence le 16 septembre à Paris dans un instant, oui. et puis après je vais revenir à la télé mais je ne vous dis pas encore où bah, pourquoi Je ne peux pas vous dire bah, parce que j'ai toujours ah, en négociation Ah d'accord Mais ça se quand ça sera la fin de l'année d'ici la fin de l'année Ouais fin d'année début d'année mais après il faut que je me concentre je peux pas être partout parce que je suis un spectacle à Las Vegas Et voilà tout Vegas Euh, alors, Twissie Vegas, c'est le mien. J'ai aussi Magical Dream, qui est le spectacle de Xavier Mortimer, qui est un magicien qui était venu dans un crop talent il y a 4 ans mm -hmm. et que j'ai récupéré sous mon aile, et qui maintenant est au Planet Hollywood à Las Vegas, qui cartonne, on est complet tous les jours, c'est génial. <rire> et, euh, et voilà, donc euh, oui, c est, c est, je suis très chargé en ce moment. Alors, donc, tu déniches euh, euh, des talents dans ton émission que tu présentes à la télé, et ensuite, tu, leur, tu, tu produis les spectacles. Exactement. Bah, tu vois, dans, dans, dans Timéo, ma bien. comédie musicale qu'elle a montrée, il y a Simon Heul, par exemple, qui est dedans, qui avait gagné il y a 3 ans un crop talent. D'accord. Alors, Timéo spectacle musical qui a été écrit par Jean-Jacques Thibault, qui et est composé par mets, Julien Valespi et, et que tu mets en scène. Exactement. Voilà. je crois qu'on a des petites musiques, non De Timéo, on peut écouter un peu bah ce que ça donne. Ah. Alors moi j'ai eu la chance de. Tu m'as invité pour la, la, la le showcase. Le showcase. Voilà, ça, le showcase, c'était très sympathique. On sentait que tout le monde était un peu voilà stressé. C'était la première. Parce il, y a mais il y avait des des chansons qui et qui se dégageait. Et c'est vrai, c'est vraiment très agréable. Ça donne vraiment envie d'aller le voir ce spectacle. Donc c'est à Paris. Alors ce Casino de Paris est parti le 16 septembre. Euh, voilà, c'est une des nombreuses comédies musicales de la rentrée. Il y, en a, il y en a beaucoup, beaucoup cette année. Mais nous, au moins, les gens connaissent pas l'histoire. Euh, C'est-à-dire que les autres vont ah sûrement oui. être très, très bien. Je leur souhaite de tout marcher. Ça va être compliqué, mais euh, voilà. Les autres sont ce qu'on appelle des licences, tu vois, ou des ou des choses très connues comme le Roger de Noire, le Mousquetaire, tout ça. Mm. Nous, c'est une histoire Original, oui. donc écrit par Jean-Jacques qui est inédite, qui raconte l'histoire de cet ado en fauteuil, qui rêve de devenir une star du cirque et donc c'est une, une comédie musicale sur le handicap, ce qui a surpris oui. beaucoup de gens au début en se disant mais quoi, vous avez des gens en fauteuil sur scène bah oui, on a l'acteur principal qui est en fauteuil et on a trouvé deux jeunes pour interpréter Timéo, Mathias, qui lui est vraiment en fauteuil dans la vie, et, euh, et Benjamin qui lui a, souffre d'un autre handicap qui s'appelle le tremblement essentiel, qui est pas en fauteuil, qui joue en fauteuil dans le spectacle, mais je voulais absolument avoir deux jeunes en situation de handicap, pour qu'ils puissent vraiment euh, vivre le même parcours que le personnage, et, euh, et découvrir ouvrir tous ces arts du cirque que, eux, malheureusement, on ne peut pas vraiment pratiquer a priori, même si on arrive à faire des choses assez dingues, vous verrez en septembre. Mais voilà, c'était l'histoire de, de se dire, on va faire une aventure humaine incroyable. Est-ce que c'est l'idée jeunes... de ce spectacle Pas Alors du tout, que... c'est Jean-Jacques Jean ah, oui, Thibault euh, qui était venu, et l'auteur Julien qui était venu à y 4 ans présenter ça. à l'époque, c'était un spectacle pour enfants, et puis j'ai dit, bah on va faire un truc énorme. Ils m'ont dit, on va jamais y arriver, je dis, c'est possible. qu'on n'y arrive jamais, <rire> mais on a quand même essayé, du coup on a développé pour faire un vrai spectacle avec 20 chansons et un truc très lourd. Et après, on a eu la chance de tomber sur Jérémy de la Charrière, euh, producteur de Paul Nord qui a craqué pour le pour le spectacle et qui a dit, Banco, euh, moi je le fais euh, malgré toutes les difficultés qu'on sait à monter un spectacle dans notre beau pays <rire> surtout un spectacle aussi ambitieux et aussi cher et, et aussi compliqué Oui parce que, alors là, c'est pas que des gens qui chantent sur scène, hein, il y a des vrais, des vrais numéros d'acrobatie euh, il y a bah des en numéros En fait, il y a 24 cirque, artistes, voilà, 24 artistes oh là là la là. moitié sont des chanteurs qu'on forme au scène depuis plus d'un an ça <rire> fera un an et demi au total, c'est la première fois en France qu'il y a un an et de formation pour un spectacle et l'autre moitié sont des chanteurs, voilà. qu'on forme au cirque depuis aussi un an et demi. Donc oui, parce que euh, c'est rare d'être à la fois chanteur et artiste et en tout alors, cas alors euh... c'est rare chez nous, c'est rare. Tu vas dans les pays anglo-saxons <rire> et tout ça, c'est un peu plus fréquent. Ouais. Mais ouais. c'est vrai que chez nous, euh, c'est inédit parce qu'il faut savoir chanter, danser, jouer à la comédie, faire du cirque. Donc, c'était la vraie gageure de ce truc-là. Bruno Barberet, ce directeur de casting, s'est arraché ah, les cheveux pendant un an, il m'en a voulu, Parce qu'on a mis un an à, à faire cette troupe. Et, euh, et voilà, et maintenant on vit ce, ce rêve éveillé. J'étais en répète tout à l'heure, Là, je vu sortir de la répète. Ça fait euh, voilà, trois semaines qu'on est cette fois en répète attentif parce qu'on monte vraiment le spectacle. Est-ce que tu euh, es content de ce que tu vois déjà en répète Alors, bon, j'ai un problème, c'est que je ne suis jamais content. C'est vrai voilà, <rire> non, ça, ça va. Voilà, Je pense que je serais content, si tu veux, euh, passer le 16 septembre, quand on aura commencé, que les gens ont découvert le spectacle. Voilà, pour l'instant, c'est. C'est vraiment un défi technique, humain et tout, Qui est, qui est assez dingo Donc il mmh. y a en total tous les jours mmh. 45 personnes Qui travaillent sur le spectacle Et donc tu vois j'ai pas le temps d'être content Parce que toutes les 4 secondes j'ai quelqu'un qui vient me dire Et alors ce bout de tissu il est bleu Et alors cette note elle te plaît pas Donc du coup voilà, pour l'instant c'est le travail, travail, travail On est content tous humainement depuis un an et demi De vivre ce truc avec ces deux jeunes mmh. euh, parce que c'est fou quoi honnêtement voilà quand tu vois Mathias qui est dans son fauteuil et que et tu vois qui apprend à s'envoler ou ou qui qui il voit les autres faire des choses incroyables il se dit je pourrais pas les faire donc c'est très proche du perso et puis finalement Il y, a, il y a cette espèce d'esprit de troupe qui s'est créé autour de tout ça et donc humainement c'est euh, génialissime Voilà. Mmh. donc je suis très content de l'aspect humain du, du truc, maintenant le spectacle je serais content le 16 septembre quand les gens viendront le voir et qu'ils diront, ah oui la vache, c'est cool Bon, 16 septembre, Casino de Paris mmh. ce spectacle Timéo euh, à découvrir, oh, là, prix, franchement oui. Alors là, euh, et pas après, je... après, après, après après le mois de janvier on sera en tournée en toute la France avant de partir dans le monde entier puisqu'on est en train de négocier <rire> avec beaucoup de pays, donc c'est plutôt cool mais on va faire euh, la plupart des zéniths en France mais on est à Paris du 16 ah, septembre oui. jusqu'à fin janvier Génial Alex, euh, est-ce que tu vas malgré tout t'accorder quelques jours de congé euh, D'ici le 16 septembre Alors écoute, j'ai donné 15 jours de vacances à tous les artistes ouais. <rire> Du 6 août au 20 août euh, Donc il voilà. ouais. faut se reposer un peu Il faut se reposer un peu parce ouais. qu'après ça va être la dernière rush ouais. Pas la technique mais les artistes se reposent Et moi aussi du coup je vais rentrer, je ne vais pas vraiment être en vacances Je vais me reposer en rentrant <rire> chez moi à Las Vegas Et en m'occupant du spectacle Oui parce que, de que tu habites à Las Vegas Exactement. Vous ne le savez voilà. peut-être pas Mais, mais euh, non, ouais. je ne savais pas, mais comment Alex ça se fait Alex, il fait meilleur là-bas, ça Et ça roulait Pour venir, <rire> Écoute, bon, il y a quelques grèves en ce moment. Je passe au courant, mais, <rire> mais voilà. Euh, J'ai un ami qui est bloqué là-bas qui devait rentrer demain et qui rentre après demain. Oui, voilà, France. France. Oui, oui, bon, on, oui. on a quelqu'un, on a un reporter à France ouais, tu sais, oui. qui nous donne des points un de temps roci. en temps. Ouais au point. France, et, euh, et, et voilà, mais non, il fait beau et c'est la ville du spectacle. Donc, comme je voulais aussi tenter un peu de carrière américaine et faire ma. J'ai fait mon show pendant 70 dates là-bas. Après, il fallait que je revienne ici pour Timéo. Je reprendrai mon show après Timéo euh, mm -hmm. euh, épisodiquement. Tu fais ta Céline Dion, donc Je fais un peu ma Céline Dion. Ah, ouais. Je chante vrai, beaucoup moins bien, par contre. Ah, faut pas essayer non. de me faire chanter. <rire> sinon, là, vous avez le drap. Mais, mais François, allez voir Céline. Oui, parce ah oui. Oui, ah oui, que. Non, mais aussi ici, pas à Las Vegas. Oui, oui. oui. C'est Alex qui m'a poussé à y aller et franchement j'ai pas regretté. C'est vraiment un... c'était un spectacle exceptionnel. Ouais, quand tu vas voir là-bas c'est c'est un truc de fou. Alex, euh, alors on, on, on ne sait pas mais avant d'être présentateur de télé, as été aussi euh, es journaliste jeu vidéo, spécialiste oui. jeu vidéo. Tu joues joues jeux vidéo spécialisé dans jeux vidéo. Tu gens des fouilles de de voiture et genre des oui, voilà. jeux vidéo. Voilà, Qu'est-ce que tu penses du phénomène Pokémon Go on, on va en parler tout à l'heure avec Mathieu Cassette qui est un journaliste spécialisé qui est à fond là-dedans. Mais je voulais avoir ton avis puisque c'est vraiment l'un des jeux de l'été. C'est le, le jeu... Euh du mobile d'ailleurs c'est vraiment le jeu qui exploite le mieux maintenant ce qu'on a en réalité augmentée en tout cas avec, avec les téléphones mobiles c'est assez incroyable mon mari est complètement hystérique il passe ses <rire> journées à chasser des Pokémon dans le jardin j'adore cette phrase mon mari et... est complètement hystérique <rire> il... il se va se promener avec notre fils Elliot et ils partent à, à la chasse aux Pokémon dans tout Las Vegas bon, mais explique nous euh... comment ça marche même à Las Vegas mais c est, c est... en fait c'est une appli de, de réalité augmentée ce, ce qui est assez simple en fait tu connais le jeu Pokémon le vrai ouais. jeu Pokémon qui existe ouais, ouais. depuis des années qui est la plus grosse licence Nintendo avec Mario et Zelda Et, et en fait, le principe du jeu, c'est que tu chasses des Pokémon. Donc là, ils ont poussé le truc à l'extrême, puisque tu deviens plutôt que de jouer juste avec ta console, tu deviens un chasseur de Pokémon dans la vraie vie. Et donc avec la réalité augmentée, bah tu mets tes caméras dans ton téléphone, tu vois le monde autour mmh. de toi, sauf que ton Pokémon il apparaît et alors tu as tout le monde qui essaie de le choper. Donc parfois tu te retrouves avec 25 personnes qui ont repéré qu'il y avait un Pokémon en bas des RMC et tu vois <rire> tout le monde débarque et tout le monde essaie de choper le Pokémon avec sa petite Pokéball. ça devient un phénomène et... de société, c'est-à-dire qu'il y a des endroits mmh. où il n'y avait pas un chat auparavant, où il y avait un bar qui était perdu dans un coin, où là tu te retrouves avec un lieu où il y a des Pokémon, le bar se remplit, c'est-à-dire que économique C'est En Australie, t'as eu des rassemblements <rire> jusqu'à 5000 personnes oui, oui, oui, pour oui. venir choper un Pokémon. Et, et encore, il n'y a pas encore les Pokémon légendaires, parce que là, quand ceux-là vont apparaître, quand tu auras Mewtwo, tu vas, tout le monde va être comme hystérique bien sûr. et tout le monde va partir partout. Mais et si on a des auditeurs chasseurs de Pokémon, il faut ah, nous mais appeler. Mais hein bien sûr, n'hésitez pas. Mais il a forcément, puisque c'est quand même le plus gros succès de l'histoire du jeu sur mobile. Alors moi, pour tout vous incroyable. dire, j'y joue, mais ah. je me retiens parce que c'est tellement addictif que vous pouvez ne plus faire que ça. En fait, c'est vraiment incroyable. Il y a plein parce de tout le temps ça peut devenir. Te les, les gens s'énervent, en disant oui, mais c'est un scandale. J'ai vu notre ministre de la culture qui n'y comprend rien, euh, qui a encore fait un truc dans un scandale le jeu vidéo, machin et tout ça. Alors déjà, faut y aller son temps, petit un, et puis deux. Non, mais en revanche, Marisol Touraine a dit que c'était bien. Donc voilà, y pas, ils sont pas tous non, mais mais du même. Ça, ça permet, ça permet d'avoir euh, plein de choses. Finalement, les gens se rencontrent, ça te fait sortir euh, de chez euh, toi oui. et tu oui, vas prendre un peu tu marches plutôt que de rester vautré devant ton téléphone. Oui, parce qu'on euh, rencontre des gens, c'est ça qui est top. C'est que comme physiquement on se déplace, on rencontre plein d'autres gens qui ont la même. Passion. et c'est pour ça que c'est débile de dire que le jeu vidéo euh, voilà, nous renferme Comme toujours, ouais, même, ouais, et quand enfin, la réalité virtuelle voilà. va vraiment décoller, et que tu t'en tu auras partout et que les gens seront avec leur cache chez eux, tout on va dire oh là là, au secours, le jeu vidéo est un drame, sauf que ça te permettra peut-être d'avoir une discussion avec ta copine à Taïwan euh, <rire> voilà, en, en direct live donc euh, même à problème. Las Vegas ils sont à fond Mais, mais partout dans le monde ils sont en ah train. Ouais. C'est ça qui est fou et, et c'est génial pour pour plein de gens pour Nintendo aussi leur action a peu plein de trucs même si c'est peu qu'on fait ouais. c'est ça qui est très c est drôle. C'est ça c'est ça en fait et ils vont pas gagner beaucoup d'argent. La... Christian on vous entend du pas là. Du... On, on est, est arrivé bien. juste avant la Corée du Nord finalement. Euh, écoute euh... <rire> un petit peu, <rire> <'est>... peu ouais. <rire> voilà, où ça va arriver mais voilà. <rire> Merci beaucoup, Alex, d'être passé. Mais dans de Grosch. rien, de rien. Après. Quand est-ce que tu viens à la maison <rire> Écoute, là, oh, on est invité les... aussi Comment ça se passe ah bah, écoutez, Dans les 24 euh... prochaines heures, ça va être compliqué, voilà, mais après, ça. pourquoi pas, si tu veux. <rire> Merci, Alex. Et puis, Timéo, donc, 16 septembre au Casino de Paris, un rendez-vous. Ne pas manquer, on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Euh, on va tout de suite enchaîner avec Anaïs Denet. Alors, Anaïs, vous le savez, elle est partie de Paris, en voiture. C'est une... une journaliste d'RMC. Et elle est à la Une reporter d'RMC. Et elle est, on ne sait pas où À Melun. Elle s'est arrêtée, elle est avec nous, Anaïs. Oui, oui, je suis sur l'air de Tours, dans le Val-de-Loire. Ah, quand même ah, ah, ouais. C'est bien Et, <rire> et je veux sortir de ma Anaïs, voiture. Le truc, oui. Anaïs, le truc qui est y au milieu, là, euh, entre, les deux, passes, entre les, les deux places du conducteur et du passager, ça s'appelle un levier de vitesse. Donc le principe, c'est qu'il y a une première vitesse que vous avez mise en partant de Paris, il faut passer à la seconde, maintenant. Alors, j'espère que mission. vous appréciez cet humour un peu... Parce Un peu... que bizarre, non, quand mais c'est C'est vrai. vrai, il est, il est 10, 19h20 mais est en étant parti des RMC la... à 14h. Je, je, je veux pas vous laisser trop longtemps tout seul. Deux heures, c'est trop long. Anaïs, vous êtes partie à 14h30, donc de Paris. Oui, Et ça. Vous, vous êtes à combien kilomètres de Paris À 250 j'ai fait 250 km et là je... ça commence à sentir les vacances parce que j'ai passé Chambord, le parc, de... le parc de Beauval vous savez le parc de zoologique j'ai passé Chenonceau, enfin moi tout ça c'est des souvenirs d'enfance donc j'y vais tranquillement parce que ça sent déjà un peu les vacances Mais là, là, -là de... vous y serez pas demain mais vous euh, voulez à 20h je... je vais accélérer après <rire> ça va aller ouais, parce mais là, là c'est marrant je viens... je viens de sortir de ma voiture et je suis avec Céline qui faisait quelque chose de très bizarre autour de sa voiture elle va m'expliquer oui bah je courais autour tour de la voiture pour essayer d'évacuer toutes les tensions du voyage, parce que c'est vrai que c'est un petit peu long. Ah. parce que... Elle vient de loin Céline En <rire> effet, ouais, on vient du Canada Donc ça fait un petit moment qu'on voyage et on en a vraiment marre Les bouchons, tout ça Donc on trouve des solutions annexes pour évacuer Et voilà, courir, bah, voyez, voiture, ouais, courir autour de la voiture C'est courir autour de la voiture, ça lui fait du bien quand même Ben oui, c'est un exercice comme un autre et, euh, et visiblement ça fait du bien aux jambes De faire des petites pauses comme ça Donc euh, Même si là, ça, ça roule mieux hein. Et Céline du Canada peut pas chanter une chanson Pour faire euh, évacuer Est justement qu Est-ce que Céline du Canada <rire> peut pas chanter une chanson Je sais pas, si vous, est-ce que vous acceptez qu'on aille jusque Là où, euh... <rire> parce qu'elle a aucun accent donc je... <rire> voilà c'est ça. Ouais, ça Ça coup ça perd, ça perd, ça ouais. perd son oui, sens voilà. euh, j'avais des très bonnes relations avec Céline jusqu'à maintenant donc, voilà. on va en là. 5, <rire> donc on va en rester là ouais. euh, non mais moi je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe sur, sur la 10 là ça roule nickel entre, entre Orléans et Tours ça, ça allait sans, sans difficulté on va voir là je vais me diriger vers Poitiers euh, du coup on, je ferai peut-être une halte là-bas ou là pas pour avancer un peu plus vite et puis, euh, et puis sur le J'ai continué à... J'ai rencontré une famille qui euh, qui partait au Portugal. Donc eux, ils ont encore pire que moi niveau distance. Ils ont 1800 km à faire. Ils sont partis de ville juif. Euh Ils ont Léandre qui a 6 ou 7 ans dans la voiture. Donc euh, c'est pas facile quoi. Ah, oui. Ils font des haltes. Euh, bon, ils font deux pauses. Ils font deux nuits en fait euh, mm -hmm. sur le trajet. Ils font deux haltes, dont une à La Rochelle ce soir. Mais ils se prennent pas la tête. Ils ont rien réservé. Ils vont à leur rythme. Ils font des pauses toutes les deux heures. Enfin, c'est déjà les vacances en fait. Rien que sur le trajet, on... c'est déjà cool quoi. Donc euh, ils y vont. Euh, voilà leur rythme et puis c'est marrant parce que le petit euh, à l'intérieur il a pas de DVD comme Zoé euh, qu'on avait euh, dont je vous avais enfin dont je vous ai parlé il euh, y, a, y a deux heures euh, qui regardait euh, Ratatouille en boucle oui. euh, lui il, il écoute Pharrell Williams il est complètement fan oh, donc dans, la, dans la voiture le... et il écoute Émilie Jolie aussi alors moi j'ai ah oui ça c'est le grand quand écart petite, là, quand même je ah. bah oui mais Émilie Jolie je ne savais pas que ça passionnait toujours les petits enfants donc euh, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça, ça. j'ai le droit une en, fou, en, en particulier <rire> peut-être peut-être C'est vrai qu'entre Émilie Jolie et Pharrell Williams, il y a quand même deux, trois trucs. Quoi. Euh, voilà. Il y a quelques années entre les deux, ça, je suis d'accord. Bon, voilà, Anaïs, 5 heures pour faire 250 km, ouais, je ne vous là... félicite pas. Non. Sincèrement, donc euh, on se retrouve d'ici une heure ou deux pour voir un petit peu si ça avance. Ouais, je vais peut-être avancer. Ouais, là, je, je vais non, mais prends ton vite. temps, Anaïs. en je trouve c'est si aussi, dit peu importe l'heure à, à laquelle j'arrive. De toute façon, voilà, vous m'aurez plus longtemps à la limite. Pendant la oui, exactement. Ça vous dira très bien. Super <rire> voilà. Bon bah Naïs, merci beaucoup Et à plus tard, bon courage. Et, Salut, à tout à l'heure. Et dans un instant sur RMC, eh bien, nous allons parler de Pokémon Go. Mais cette fois-ci, parce que Alex nous a un petit peu décrit oui, le système. Il nous a raconté, ouais. Mais là, le monsieur qui vient d'arriver dans ce studio, c'est, comment dire, The Expert. <rire> Expert voilà. en Pokémon. Voilà, il est, il est, il est il, voilà, c'est un spécialiste de Pokémon Go. Ah ouais. Donc il va tout nous expliquer vraiment. Yasmina, je pense qu'après avoir écouté Mathieu Castel, J'irai chasser le Pokémon. Voilà. Tout comme Vincent, qui a 28 ans et qui nous a appelés qui est chasseur de Pokémon. Et il passe énormément de temps sur Pokémon Go. Ouh là là là, là Vincent, dans voilà, un instant. Il est addict. A tout de suite. RMC <rire> Le Grand Rush, 30 heures non-stop. Et on fait le point, maintenant c'est la circulation avec Rémi Ferreira qui va faire un petit bout de chemin avec nous, salut Rémi Salut François, salut à tous, et encore pas mal de monde sur les routes ce soir chassé-croisé entre juilletiste et haussien classé rouge vous le savez dans le sens des départs et orange pour les retours par bison futé la communauté coyote nous signale à peine 580 km de ralentissement ça coince pas mal dans le sud-est comme d'habitude et principalement sur la Seine vous levez le pied de Lyon à Valence dans les deux sens avec des temps de parcours rallongés, il vous faut une heure en lieu et place des 22 minutes habituelles pour rallier Montélimar depuis Valence Vous avez de la compagnie un peu plus bas, toujours sur la 7, entre Sorgues et Aix-en-Provence. Vous n'êtes pas seul non plus sur la 61 de Narbonne à Carcassonne, puis à votre arrivée sur Toulouse. Ailleurs, la tendance commence à s'inverser. Pas simple quand même sur la 10 de Poitiers à Bordeaux et plus haut de Dourdan à Orléans. Enfin, sur Paris, et la petite couronne, trois accidents à vous signaler. Une voie fermée sur 4 au niveau du Bourget sur la 1. Le pied sur le frein sur le périphérique intérieur entre Porte-Danière et Porte-de-Clichy. Et sur la 6 de Savigny à Viry-Châtillon. Prudence et patience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 Voilà le phénomène Pokémon Go décrypté dans un instant. Et puis surtout, on vous donnera quelques petites astuces si vous faites partie des milliers, voire même des millions de Français qui jouent à Pokémon Go en ce moment sur leur smartphone euh, Android ou iPhone. On va en parler avec notre invité. Mais auparavant, avec Jean-Luc Moreau, on va revenir sur... Euh... Euh, ces études que nous propose AXA Et euh, celle-ci est assez étonnante En cas de pluie, une vitesse trop élevée Peut entraîner, on le sait, des risques de dérapage Et donc des accidents, Jean-Luc Or, 14% des automobilistes déclarent rouler à 160-170 km/h sur une autoroute, selon cette fameuse étude AXA. C'est incroyable, hein, ça aussi, oh, ce chiffre. C'est complètement inconscient. Alors, moi, j'ai un deuxième chiffre à vous donner. C'est que, quand on roule sur le sec, on exploite entre 20 et 30% de l'adhérence du véhicule. Donc, ça vous laisse une marge, quand même, relativement conséquente. Quand on est sous la pluie, on exploite 80% de l'adhérence du véhicule. Ça veut dire qu'on a une marge qui est extrêmement réduite et certaines personnes n'ont plus de marge du tout. À plus forte raison, avec les voitures qu'on a maintenant, qui ont la plupart Du temps des pneus larges. Et des pneus larges, ça veut dire quoi Ça veut dire un risque d'aquaplanning accru quand on est sous la pluie. Principalement. C'est beau, beau hein, des pneus larges sur un véhicule, beau, oui, mais ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Bah, ça, sert, ça sert si on est relativement. C'est même pas relativement, si on est prudent. C'est-à-dire que vous savez que la limite. Tiens, bah tiens, permis ah. de conduire. Oui. Quelle est la limite de profondeur oui, oui. légale d'un pneumatique ah, ah, bah, on, voilà. est, on est 5 dans ce studio. Pourquoi Alors, ça tombe sur moi la profondeur, la profondeur limite d'une structure de pneumatique. C'est en millimètre. Je vous ouais. aide. Ouais. <rire> c'est en, en millimètre. Profondeur quoi la, la, profonde... <rire> la profondeur... Ouais. Excusez-moi. La, la, la, la, que si... la, la, la profondeur minimale. Répétez la question. Vous la question La profondeur minimale d'une sculpture de pneumatique, c'est quoi C'est le trou qui est y dans le pneu qui est dessiné. Voilà. Là. Donc il faut ah. que ça, il y voilà. ça ait une profondeur minimale. une profondeur minimale. Moi, je dirais... Euh... Attendez... Euh... <rire> ah oui. On, on a C'est une règle. 7. Vous avez votre permis sur vous non <rire> non, non, parce que vous me l'enlever. Je veux pas. C'est 1,6 mm. Ah oui. Voilà, 1,6 mm c'est la, la marge, c'est la, la profondeur mini légale. Or, on n'est pas du tout en sécurité avec une voiture moderne sous la pluie avec des structures de 1,6 mm. Il faut au moins 4 mm si on a des pneus qui sont relativement larges, j'entends pas relativement large au-delà de 205 mm de large, qui mmh. concerne, on va dire, 80% des automobiles aujourd'hui. Donc, on se rend bien compte que les gens, sous la pluie, prennent des risques inconsidérés. On le mesure quand on est motard, parce que quand on est motard, l'adhérence qui diminue, on la ressent, instantanément. Le problème des voitures modernes, c'est presque qu'elles sont trop efficaces. En plus, vous avez tout un tas de systèmes. Vous avez l'ABS qui vous empêche de bloquer les roues au freinage. Vous avez l'ESP, donc l'anti-dérapage qui va corriger même certaines de vos erreurs de conduite. Mm -hmm. Et tout ça fait qu'on repousse de plus en plus loin la limite. Et euh, malheureusement, les lois de la physique sont ce qu'elles sont. Et à partir du moment où on est parti en dérapage, même le système électronique le plus sophistiqué, ne vous oui, aidera pas. Pour rattraper, pas n'y oui, a pas On, on oublie d'ailleurs aussi certaines règles du code de la route que vous allez nous rappeler, François, sous la pluie. Allez, c'est encore un que ça tombe. <rire> sous, sous combien, le... de ouais. Ouais. Mais combien de millimètres Combien de Non, mais Yasmina, tiens. Ah, tiens, voilà, voilà. fais-moi la voilà, valine. Voilà. Voilà. Alors, sur sur autoroute, ça, tout le monde le sait, quand il pleut, on roule à 90. Ouais. Alors bon d'accord. Y voilà. Donc alors normalement c'est 130 sur les secs, 110 ouais, mais sur il, le mouillé. Il y a toujours. Euh, y toujours euh... ouais, c'est ça. Oui oui. Alors bon, vous avez votre permis aussi vous. <rire> Allez bim. bim roi. Alors Tenez, sur, je vous le donne. Sur une route à 110 km/h quand il pleut, on doit rouler à combien 90. Ah, dit ça fait déjà trois suspensions de permis quand y même. On est, y a on est parlé. pas mal. Bon, il y a plus qu'une personne qui n'a pas été interrogée. Il se dit, mais qu'est-ce que je Castel. fais là? Moi, je suis venu pour parler de Pokémon. Ouais. Voilà, J'ai pas envie de parler de limitation de vitesse. Non, bon, sur, sur une chaussée à 90, quand il pleut, on doit rouler à combien? Déjà, on joue pas à Pokémon quand il pleut. Hein. Ah oui, non, c'est pas ah, joue pas quand il fait sec non plus. Oui, mais mais quand quand, quand c'est limité à 90 et qu'il pleut, c'est quoi la vitesse maxi autorisée par le code de la route? Ah, c'est 80. Eh ben, il y en a qu'un qui est bon. Oh, ici, oui, il est vraiment. bon. Bravo. Il y en a qu'un seul qui a gagné. Mathieu bravo. Castel, vous êtes fort en Pokémon, ah, oui, mais oui, aussi en Pokémon. De... <rire> de voilà. Donc, il faut, il faut respecter ça. Mais vraiment, quand je dis le respecter, moi, je le respecte parce que, Euh, on se met en danger, je disais, les motards eux ressentent cette perte d'adhérence et, et les gens en voiture n'ont pas, moi des fois quand je suis à moto sous la pluie et que je vois des voitures qui me frôlent et qui roulent à des vitesses complètement incroyables, je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire si jamais euh, mm. ils ont une perte d'adhérence de l'aquaplaning alors qu'est-ce qu'on fait quand on a de l'aquaplaning, je ne veux pas vous demander parce qu'on ne la prend pas malheureusement euh, quand on passe son code de la route quand on, on, on, on sent d'un coup que la voiture en fait elle flotte, c'est ça l'aquaplaning les, les, les pneus perdent mm. complètement de l'adhérence donc d'un coup on a Direction est extrêmement légère et la voiture elle flotte sur l'eau. Donc surtout on ne se précipite pas sur les freins. C'est le réflexe qu'on a en général quand ça oui, va pas. C'est une Mais grosse -ce erreur. Alors, alors si vous avez une voiture avec une boîte mécanique, vous débrayez, vous laissez. En général la flaque d'eau elle fait pas. Euh, C'est-à-dire qu'on arrête d'accélérer, on fait plus rien. Vous, vous touchez à rien. Vous gardez le volant droit et, et vous. Et on garde même pas le frein moteur. Et, on, on, et, et on, dans la mesure du possible, vous débrayez, mais le mieux encore, parce que débrayer, ça nécessite de réfléchir. Au moment où vous sentez que la voiture oui. est en train de glisser sur sa flaque d'eau, vous ne plus. touchez à rien. Vous ne touchez à rien. Vous laissez faire, vous allez retrouver l'adhérence un petit peu plus loin. Si vous donnez un coup de volant ça, ça va pas avoir d'incidence puisque vos roues avant oui, n'ont pas ouais, d'adhérence. Mais par contre, rien. quand vous allez retrouver de l'adhérence, si vous avez les roues braquées, eh ben, eh oui. vous allez partir en tête à queue, ça, voire, si vous retrouvez beaucoup d'adhérence, voire en tonneau. Donc c'est pas franchement. Et rétrograder, ça sert à rien. Et rétrograder, surtout pas. Freiner, surtout pas. D'accord. Donc, vous laissez Faut la voiture sur son élan. Non, c'est pas ne rien faire. Non, non, non, mais c'est ne pas accélérer, c'est euh... ne pas avoir de gestes violents à ce moment-là. On, voilà. a, tendance on a, Après, a tendance à vouloir freiner. On a tendance à vouloir freiner, c'est une oui. grosse erreur. Le problème surtout pas. Y a... Le problème, c'est que si souvent, vous n'avez pas, pas, ouais, si pas assez d'adhérence, oui, si vous n'avez pas assez d'adhérence et que vous freinez, vous diminuez encore l'adhérence. Donc ça, surtout pas. Et je voulais vous parler d'un truc assez rigolo, c'est le verglas d'été. Ah, ça, le verglas d'été. Vous ouais. voulez pas qu'on en parle dans un petit quart d'heure, du verglas d'été bon, On boit l'apéro, puis on parle <rire> du verglas d'été après. <rire> on, chasse, voilà. on chasse un Pokémon, on revient après. <rire> C'est ça. Il est 19h31. Jean-Luc Moreau, notre spécialiste auto qui nous accompagne. Le 32-16, n'oubliez pas de nous appeler ce soir pour participer au Grand Rush. Je vous rappelle que nous sommes en direct et vous êtes au cœur d'un rendez-vous exceptionnel, puisqu'on est ensemble jusqu'à 20h demain. Donc oui. on a encore 24h30. <rire> D'antenne à passer ensemble. Et mon défi, c'est d'essayer de rester là jusqu'à la fin de ce grand rush, donc jusqu'à demain, 20h. Et nous, est on est gagné, là pour, pour vous aider. Voilà. Euh, le 32-16. Le 32-16, si vous voulez nous raconter votre voyage, où partez-vous En vacances Avec qui Combien de temps Est-ce que c'est au soleil Est-ce que c'est à la montagne Racontez-nous un petit peu votre trajet et puis ce que vous attendez là-bas. Vos amis, euh, votre famille. Et puis, comme ça, on papote ensemble et puis vous pouvez même remporter des cadeaux. En plus... Euh, on va parler maintenant du phénomène Pokémon Go parce qu'on ne peut pas passer à côté. On l'a évoqué il y a quelques instants avec euh, Alex Good. Mais nous avons, avant d'accueillir notre invité, Vincent qui est avec nous au 32-16 et qui justement est visiblement un fan de Pokémon Go. <rire> Salut Vincent. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Alors Vincent, vous faites partie de ces milliers de Français euh, qui euh, jouent à Pokémon Go Exact. C'est plus ma fille de 3 ans, mais bon, comme je l'accompagne, j'en profite un peu. Ouais. Donc euh, on passe énormément de temps après le boulot le soir on se retrouve on retrouve des amis et puis on part euh, en promenade autour euh, de Carpentras, Avignon et on fait euh, la chasse aux Pokémon. Enfin, alors parce qu'il y a les Pokéstops qui sont importants. Oui. Il y a que d'autres. Des, des monuments. Voilà. Après des... donc euh, on a des arènes ouais. qui nous permettent, euh, par notre équipe, de, de gagner un peu de on va dire, d'argent euh, virtuel pour euh, pouvoir acheter euh, quelques, euh, quelques bonus. Et et après, il faut payer. Et votre fille de 3 ans comprend tout ça Ou elle veut oui. juste se balader avec son papa et ah puis euh, c'est un, non, un non, prétexte elle comprend. Ah ouais. non, non, elle comprend, elle prend le téléphone et puis... Euh, elle elle veut, euh, veut vraiment chasser du Pokémon, quoi. Ah oui <rire> Bon, Vincent, alors, vous faites plaisir à votre fille ou est-ce que vous vous prenez au jeu et vous donnez, jean prie, à Ouais. Je me suis pris totalement au jeu, et donc bon après, faut dire que c'est un peu euh, aussi ma génération. J'ai vu les, les premiers épisodes de Pokémon en France qui sont sortis, donc c'est vrai que ça rappelle <rire> des, oui. quelques souvenirs. Ouais, c'est transgénérationnel comme on dit Pokémon <rire> Go. Alors donc vous prenez énormément de temps après le travail, le week-end aussi j'imagine. Exact. Et là en vacances, si vous partez en vacances avec votre fille, ça va se passer comment On va eh chercher. Ben, ça va se passer qu'on a pris euh, avant de partir dans les pégages, un chargeur. Euh, Pour le téléphone, et puis on part sur la plage. Oui, parce part... que ça, c'est le, le, le gros problème de Pokémon Go, c'est que ça, bite, la vide, ça vide la batterie du smartphone ah, très vite. Oui, oui, parce que ça fait appel au GPS, à la réalité augmentée, l'appareil photo, etc. Et en fait, voilà, le téléphone est capoute au bout de quelques heures, donc il faut <rire> toujours avoir une batterie de rechange, en quelque sorte, ou alors les powerbanks, comme on appelle. Euh, Vincent, ben voilà, merci beaucoup pour ce petit témoignage. Merci à vous. Là, là, actuellement un peu dans les bouchons. Nous sommes arrêté sur une heure de repos. Euh, ah c'est sympa. Près de Montpellier. Et vous allez, vous allez. Euh, c'est quoi là, votre direction? Direction, c'est euh, Carnon. Carnon. Carnon. Cool. cool. Et il y a Mathieu Castel avec nous et il nous disait tout à l'heure que peut-être il allait vous donner des petits conseils pour euh, <rire> pour euh, attraper des Pokémon. Euh... Et comment s'appelle votre fille, Vincent? Léana. Léana, ben voilà, donc Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Alors voilà, on le présente depuis tout à l'heure, mais Mathieu <rire> est quand même l'expert Pokémon, hein, on <rire> peut le dire. Euh, on vous sollicite beaucoup en ce moment, hein, pas mal de médias vous sollicitent. Oui, euh, tout à fait. Et, ouais. et euh, mais c'est intéressant quand même ce phénomène. Hein, Pokémon Go qui va bien au-delà des générations. C'est ce que je disais, on voit des enfants, donc on voit Léana qui a 3 ans, mais il y a aussi des jeunes adultes, des adultes un petit peu plus, plus vieux qui jouent à Pokémon Go, c'est vraiment un jeu incroyable. Oui, c'est incroyable. C'est vrai que c'est transgénérationnel. Ce matin, il euh, y a une étude de SurveyMonkey qui est sortie et qui dit qu'en fait, plus de 80% des gens euh, qui ont euh, plus de 18 ans jouent à Pokémon Go. Euh, et euh, 25% de ces gens-là aussi euh, ont plus de 30 ans euh, des joueurs de Pokémon Go. Donc c'est vrai que ça, ça touche un petit peu euh, toutes les générations. Les générations qui ont grandi avec Pokémon. Comme moi, mmh. Moi j'avais 12 ans quand euh, Pokémon est sorti. Euh, et euh, voilà, j'ai grandi avec Pokémon et, euh, et, et voilà, c'est transgénérationnel. Et vous, vous êtes dit, quand vous avez grandi avec Pokémon, je veux travailler chez Pokémon Alors moi, c'est une passion, hein. je travaille pas pour Pokémon, j'ai une autre <rire> activité. C'est une vraie passion. Vous n'êtes pas webmaster pour de Pokémon France. Si Si, si, si, ouais, ah, voilà. oui, tout à fait. J'ai mon site en Pokémon fait. Oui, mais non, non, non, parce que c'est un, un site... De fans Voilà, de fans. Ah, Ça un pas à Nintendo. D'accord. Non, non, non, non. D'accord, vous êtes vraiment le boss euh, des fans, quoi, finalement Oui, enfin il y a plein d'autres fans, mais on peut, on peut dire ça. Ouais. Je, je, je suis le boss du site pokémonfrance.com, exactement. D'accord. Et donc avec ce site-là, on a des petits conseils pour euh, attraper d'autres Pokémon. Alors on peut les attraper dans tous les jeux Pokémon. En fait, on, on parle de pas que de Pokémon Go. En fait, on parle aussi des jeux sur euh, les consoles de salon et les consoles portables Nintendo qui sont extrêmement populaires. Et puis on parle de la série télé. On parle aussi des cartes. Bref, on, on parle de tous les aspects du phénomène euh, Pokémon. Et effectivement, en ce moment, on fait un gros focus quand même sur Pokémon Go parce que <rire> on est très sollicité et on a beaucoup de visiteurs qui nous demandent où capturer des Pokémon rares Bon, euh, Jean-Luc Moreau, un iPhone 4 euh, de 2010, est-ce qu'il peut jouer à Pokémon Go Mathieu Alors, euh, ça C'est un petit peu, ça un possible, petit peu compliqué je crois, Non, ouais. je pense que c'est à partir de l'iPhone 4S <rire> il me semble euh, ouais, C'est dommage euh, voilà. à une génération près cela dit, jouer. cela dit, puisque vous m'avez posé la question si vous voulez savoir ce que je pense de Pokémon Go c'est oui. très bien mais comme tout jeu qui fait appel à de la réalité augmentée ça a des limites et les limites on les on les a touchées déjà à plein d'endroits et en France et vous aurez en particulier euh, Rémi Jossomme demain qui est le président du club oui. des avocats oui. euh, qui vous dira que euh, voilà oui, non mais c'est vrai il y, y, a, y a une vraie problématique c'est que les gens qui se déplacent à vélo en deux roues et même en voiture certains chassent le Pokémon et on est déjà ne regarde plus la route c'est ça qui est et, terrible et, et pour moi et pour moi euh, l'info divertissement puisque c'est le nom français en voiture est déjà euh, un fléau oui. Et, et Pokémon rajoute une couche, Pokémon Go rajoute une couche et une couche d'une dangerosité qu'on n'avait pas, euh, qu'on ne connaissait pas encore jusqu'à aujourd'hui. Mathieu, vous le ressentez ça, parfois des, on va dire des dérapages dans les usages de Pokémon Go. Euh... Les automobilistes... Euh... Non, mais pas forcément l'automobiliste, même un piéton qui va traverser ouais, la sûr. rue pour ouais, aller ouais. récupérer un Pokémon de l'autre côté de la rue et qui va être totalement inattentif à ce qui se passe en dehors de l'écran mmh. de son téléphone. Oui, enfin vraiment, moi je, je, je ne compte plus les témoignages de gens qui euh, ont failli se faire renverser euh, en traversant la route, en chassant des Pokémon. Donc le meilleur endroit pour chasser des Pokémon, c'est plutôt euh, des, parcs. Park. Voilà, oui. des parcs. Voilà, des parcs. On risque euh, pas grand-chose. Dans pas le pire des cas, on se prend un tronc d'arbre. Voilà. C'est ça, <rire> c'est pas très grave. <rire> non, mais c'est vrai, hein Voilà, oui, des parcs ou des endroits, euh, voilà, au bord de la plage, ça pose pas de problème. Ouais. Est-ce que euh, vous pouvez nous donner deux, trois petites astuces Alors je, tout à l'heure, je parlais de la batterie de secours, euh, la batterie, le power bank qui est euh, aujourd'hui indispensable. Qui, si on devient un vrai accro à Pokémon, est-ce qu'il y a des petites astuces euh, pour euh, Parce qu'en fait, on, on gagne des niveaux. Euh, des médailles, des choses comme ça, et le, le but c'est. Ah, on gagne des... quelque chose quand même. Oui, mais enfin c'est virtuel quoi, oui. c'est des niveaux et des, des, des choses comme ça. Il y a des petites astuces à savoir ou pas pour progresser plus vite Oui, enfin on peut devenir le, carrément le maître. Euh, et vous êtes classé Pokémon vous Alors moi je, je suis. Vous êtes à quel niveau euh, Moi je suis niveau 12, donc euh, je progresse ouais. tranquillement. Ouais, voilà. donc, un petit peu. Oui, euh, il me semble qu'il y en a une cinquantaine. D'accord, euh, et quel est, -ce qu est -ce celui qui est à presque 50 Alors il y a un américain qui a réussi à capturer tous les Pokémon qui sont aujourd'hui capturable. C'est qui ces psychopétés <rire> Il y a quelqu'un qui a fait le tour du monde apparemment. Non, c'est pas vrai. Parce non. que, et oui, voilà, il y a des Pokémon qui sont bon, très courants et d'autres qui sont très très rares. Oui. Donc ceux-là, ils, ils sont pas dans notre ville. Il ah, y en a quatre. Ils peuvent être dans une autre région ou on sait pas où. Exactement. En fait, en fait le, le développeur du jeu, Niantic, euh, a mis un Pokémon euh, exclusif par continent. Euh, bon, ils en ont mis quatre. Euh, en, en Par exemple, en Amérique, vous pouvez trouver des Tauros. Euh, ici, en Europe, vous pouvez trouver Monsieur Mime, un petit Pokémon euh, Mime. Euh, et puis, euh, par exemple, en Australie. Ah, il a pouvais... attrapé celui-là, Monsieur Ah ouais, voilà, il est disponible qu'en Europe. Donc, euh, si vous, vous voyez un joueur américain, il ne l'aura pas. Euh, et puis, au, mais ça veut Australie... dire que si je veux terminer le jeu, il faut que j'aille, euh, que, que je fasse le tour du monde. Mm. Pas forcément. Alors voilà, c'est là où on peut, les, on peut les trouver, on va dire dans la rue, on peut les trouver euh, autour, de, autour de nous, euh, mais on peut quand même avoir ces Pokémon exclusifs euh, au continent à travers le système des œufs. Donc, on récupère des œufs dans les Pokéstops, vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, et ces œufs-là, on peut les faire éclore en marchant dans la rue. donc incitent à marcher pour pouvoir avoir des Pokémon plus Christian, rares. C'est intéressant Là, quand même. Euh... Un jeu qui, en marchant, fait, vous fait avancer dans le, le, le scénario du jeu parce que ça va faire éclore des œufs. Je vais enlever mon terme psychopété. C'est gentil. Et, et je vais aller vers euh, des gens plus raisonnables qui marchent. Cela étant dit, si c'est moi qui ai cette, euh, ce Pokémon européen, là, Mime, oui. euh, comment vais-je me faire prendre ce, ce, ce Pokémon Mime Comment ça marche Alors, ben, tout simplement, vous allez euh, dans la rue et puis, euh, en fait, vous allez avoir la carte euh, de votre smartphone qui va apparaître dans Pokémon Go. Oui. Donc, vous allez voir les rues. Oui. Et puis, euh, euh, à certains moments, euh, le Pokémon Mime, Monsieur Mime, oui. va va apparaître sur, sur le, la carte de votre smartphone. Et alors en marchant les œufs, vont éclore et concrètement euh, donc on marche donc c'est mieux pour la santé est-ce est qu'on constate que les joueurs de Pokémon marchent beaucoup plus qu'auparavant sont moins sédentaires exactement parce qu'en plus les œufs sont euh, on va dire catégorisés par euh, kilomètres c'est-à-dire que pour avoir les Pokémon les plus rares il faut marcher encore plus jusqu'à 10 kilomètres combien en euros au kilomètre <rire> ça je ne sais pas non, mais, franchement c'est amusant parce que euh, voilà encore une fois on jette la pierre sur les jeux vidéo euh, voilà ça exclut euh, on est dans notre bulle etc mais ce jeu -là, permet de rencontrer des, des, des, des, des, des passionnés, donc de dialoguer, d'échanger, et puis surtout de marcher parce que lorsque vous devez traverser une ville ou alors vous vous baladez dans les rues, etc. pour attraper des Pokémon ou aller dans des Pokéstops pour recharger des Pokéballs, etc. parce qu'il faut des, en fait il faut des balles pour attraper les, les, les Pokémon et donc tout ça on peut le faire qu'en marchant donc c'est c'est plutôt sympa quoi on, voilà on, oui, enfin, on peut on... aussi marcher d'une autre façon hein. on n'est pas obligé de oui mais il y, y en a qui ne, qui ne marchaient pas avant d'avoir ce Carcouille. jeu donc là mais, ça peut peut-être le... Le, le, le, le GPS, si vous êtes à vélo, euh, ah. arrive pas à, à repérer que vous êtes à vélo. Donc, il y en a qui, pour aller plus vite, justement. Oui. On, on, on, on Mais, mais des cela dit, de le Pokémon détecte quand même qu'à une certaine vitesse, vous n'êtes plus en train de marcher. Et par exemple, vous pouvez plus faire X, des œufs le, le, le, le logiciel, en fait, sait que vous marchez trop vite. Ah, et donc que vous êtes peut-être en voiture. Donc, à ce moment-là, vous n'avez plus le bénéfice de vous déplacer, en fait. C'est plutôt malin. Hein, oui, en fait, oui. Ben voilà, Mathieu. Ben, merci voilà. pour tous ces conseils. Euh, on va les Castel. chasser. Combien de kilomètres aujourd'hui Là, j'en ai fait beaucoup. C'est-à-dire ouais. Je sais pas. J'en ai fait 25 à peu près. 25 kilomètres. 25 kilomètres. Ouais. 40 000 pas. Ouais. D'accord. Ok. Très bien. C'est pas mal pour la santé. C'est bien. C'est bien. Voilà. Attention. Il y a télécharger hein, si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble Pokémon Go. C'est gratuit par hein, sur Android et sur euh, iPhone aussi. Tout à fait. Totalement gratuit avec des achats intégrés. Voilà. Et attention à la batterie qui se vide très très vite. Mais on peut utiliser la fonction pour économiser de la batterie. Oui. Aussi. exactement Mathieu, on vous retrouve où si on veut savoir plus sur des petits conseils Pokémon Sur le site pokémonfrance.com tout simplement. tout simplement Et puis juste je rajoute une chose On organise une chasse géante avec Pokémon France Le 10 septembre à Paris On va annoncer très prochainement sur notre site La chasse géante pour rassembler tous les fans de Pokémon Faire une chasse aux Pokémon Parfait, merci beaucoup. Wow, à Paris. À Paris. Il est 8h moins le quart, c'était RMC. On revient dans un instant et on va aller du côté de la rédaction de Galar. On va parler People, les amis. Oh oui Comment les People communiquent en vacances sur les réseaux sociaux Et il faut savoir que même les People jouent à Pokémon Go. <rire> <rire> Mais surtout les People, non Surtout. <rire> on en parle dans un instant. C'est le Grand Rush, c'était RMC. On est en direct. Vous voulez participer à ce Grand Rush Pour nous raconter votre passion des Pokémon Go, par exemple Ou pour simplement nous dire que vous êtes actuellement sur la route Ça roule comment, tiens Ah oui Sur votre... Euh... Ça va être la pause dîner, là, bientôt. Hein Exactement. Si ça se trouve, ça roule. Eh bien, dites-le nous. Vous pouvez nous appeler 3216 ou bien communiquer avec nous via Twitter avec le hashtag Grand RMC. Vous nous laissez votre message et vous rajoutez hashtag RMC. A tout de suite. Sur Internet, sur iPod, iPad, iPhone, sur votre télé, RMC, partout, partout. tout le temps.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 steinelive.org l'application steinelive téléchargez-la maintenant RMC c'est au 3216 45 centimes la minute et au 7 32 16 65 centimes par envoi plus près du sms je pensais pas que ça pouvait m'arriver mais c'est arrivé je me suis assoupie deux ou trois secondes peut-être pas plus enfin c'est pour avoir un accident dans la voiture que j'ai percutée il y a eu un blessé grave un enfant dont j'ai gâché la vie Chaque nuit, je revois son visage. Contre la fatigue au volant, vous serez toujours perdant. Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Mystère, mystère auto Aujourd'hui sur notre forum, Kevin The King en direct de Bone. Kevin The King, racontez-nous Je devais changer mes disques de frein avant les vacances J'ai un copain mécano, je voulais les acheter moi-même Vous êtes allé où Sur le c'était pas cher, mais il y avait comme un mystère Un mystère Bah oui, le type était pas clair, les pièces avaient pas l'air fiables Alors je suis allé sur Auto.com Et là, plus de mystère Des pièces neuves, pas chères et 100% d'origine Mon copain qui est mécano a pu les monter le lendemain C'était tout bénéf Pour vos pièces auto... Pas de mystère, mystère Pas seulement pour les pros. LMC Le Grand Rush, François Sorel, Yasmina Bendecaille Ah le Grand Rush Ah on l'attend chaque année, on attend avec impatience. Il est là le Grand Rush. <rire> les embouteillages, <rire> euh, les bouchons, les vacances, le soleil, la plage et. Et les people, et les people, et oui. Les et Benjamin people Housse en maillot de bain. Qui est avec nous et oui, Les people <rire> en maillot de bain, ça dit. <rire> Ils vous sont compte. beaux et bronzés. Benjamin, bonsoir. Bonsoir. Journaliste à Gala, Gala qui est partenaire de ce grand rush. Évidemment, qui dit people dit Gala, forcément. Ah bah complètement. Oui. Euh, et C'est indispensable même. Indispensable. C est, c est indispensable. Sur la plage, on ne peut pas dissocier les people et Gala. Euh, Benjamin, comment vont les people cet été Tout se passe bien. Sur leur yacht, dans leur piscine géante, etc. Tout va bien Faites-nous rêver. Je vais vous faire rêver, mais effectivement, ils vont très bien. Et comme vous le disiez juste avant, on peut commencer par là, ils jouent aussi à Pokémon Go, effectivement. Oh, c'est pas vrai. Mais alors, attendez, là, ouais. balancez tout. Balancez tout, Benjamin. Quels sont les qui <rire> qui jouent à Pokémon Go Je crois que la première à en avoir parlé chez nous en France, c'est Nabila, mais elle a arrêté depuis parce que ça l'a lassé très vite. Mais, à part elle, on a pas mal de sportifs qui jouent à Pokémon Go. Tiens. Ah, oui. euh, notamment Maxime Médard, le rugbyman, oui. qui joue avec son chien pour se balader, euh, et même des sportifs qui sont déjà à Rio, Mathieu Pêche qui fait du canoë kayak pour les Jeux Olympiques. Euh, c'est plein parce qu'il n'y a pas de Pokémon dans le village olympique. Ah ouais. C'est un, euh, un peu gênant pour, pour partir à la chasse, <rire> du coup. D'accord. Mais par exemple des Rihanna, des, des jou jouent à Pokémon Go ou pas Rihanna c'est très intéressant parce que elle elle déteste le jeu. Euh, elle a même demandé à ses fans Pendant son dernier concert à Lille De surtout ne pas attraper des Pokémon pendant le concert Ah bon et pourquoi donc Elle n'aime pas ça, je pense qu'elle voulait surtout Qu'on soit concentré sur elle et pas sur des Pikachu Ah oui voilà c'est ça, Oui. ça pourrait lui voler, voler la vedette Ah oh, la chouchotte C'est ça et, euh, un peu Mais effectivement se faire voler la vedette C'est ce qui est arrivé à Justin Bieber Parce que c'est mon histoire préférée de, de star avec Pokémon Go je pense Justin Bieber était à New York à Times Square Donc à un endroit où il y a à peu près 150 000 personnes en permanence <rire> Voilà c'est ça Beaucoup de monde Il était là, dans la rue, tranquillement en train de jouer, et personne ne l'a vu, alors que c'est quand même Justin Bieber, parce que tout le monde était concentré pour attraper un Pokémon rare. Et lui aussi, sans doute. Donc lui tout le monde s'est retrouvé autour de lui, mais personne ne l'a remarqué. <rire> mais personne ne l'a vu. Non, mais c'est incroyable. Donc, bah voilà, moralité, ça je suis d'accord. Si vous partez chasser des Pokémon dans Pokémon Go, regardez autour de vous, on ne sait jamais, il y a peut-être une star dans un coin. Non, tous anonymes quand on chasse les, P les Pokémon. <rire> bon alors et ça bon, c'est... Oui Oui, les, bien, voilà. les stars ne font pas que jouer non. à Pokémon Go, évidemment. Bien sûr, elles bronze. C'est pas la seule façon de les... Elles bronzent, exactement. <rire> Et vous avez aujourd'hui, vous l'avez dit, Gala, c'est indissociable effectivement des vacances. Et si on veut suivre l'actualité des stars en vacances, on peut acheter Gala. Mais si c'est quand même hebdomadaire, donc si on veut avoir plus d'informations que ça, si on veut être tous les jours avec les stars en vacances, le mieux, ça reste les réseaux sociaux. Et oui, parce que là, on est au courant de tout. On est au courant de tout. Surtout Instagram, non Exactement, ce que dire. Nos collègues, en général, de bureau et nos amis de lycée, ils essaient de nous faire rager sur Facebook. Mais les stars, elles, c'est vraiment Twitter et Instagram. Et effectivement, surtout, surtout, Instagram. Alors, Instagram chez les stars, c'est génial. On peut voir Cristiano Ronaldo en slip, Laetitia Hallyday en déesse grecque, Estelle Lefebure qui, avec des singes qui jouent dans ses cheveux, Paris Hilton qui essaye encore de nous faire croire que sa vie intéresse quelqu'un. On voit tout. Mais il n'y a même mais plus besoin de paparazzi, en fait, Benjamin. Mais elles font le travail un petit mais peu c à, à leur place. C mais c'est très bien documenté. Euh, parfois, ça va, ça va même un peu loin. On a eu récemment Robbie Williams qui s'est amusé à se balader tout nu avec juste un gâteau devant le sexe en, en faisant croire qu'il était invisible, ce qui, effectivement, est raté. Euh, on, on joue quand même pas mal dans le sexy sur Instagram chez des stars. Ouais. Et puis, on voit que certaines stars, maintenant, communiquent véritablement sur Instagram euh, et, et D'ailleurs, le disent même ouvertement, c'est-à-dire arrêtez de. C'est plus à peine que les paparazzi nous, nous photographient maintenant. Suivez notre vie sur Instagram. C'était le cas de. C'était qui C'était Sophie Marceau, non Qui avait, qui avait communiqué est... en ce sens, non Sophie Marceau, elle est très, oui. très friande d'Instagram. Euh, et c'est assez récent, d'ailleurs, de sa part. Ça fait à peine peut-être deux mois, quelque chose comme ça, que maintenant elle documente pas mal sa vie. Ouais. Je, je crois qu'il y a des personnes qui lui ont indiqué que c'était pas mal de passer par Instagram. Le problème, c'est que les photos d'Instagram sont quand même en général euh, pas forcément de très très bonne qualité. On peut avoir des plus belles photos dans les magazines et c'est quand même tant mieux. Mais si on veut suivre au jour le jour ou voir des photos qui sont sexy exprès, comme euh, David Guetta, lui, euh, David Guetta, il est exceptionnel. Au lieu de au lieu de montrer juste ses vacances ou de se montrer lui, il annonce comme ça. Il dit, je suis à Mykonos, je vais vous montrer la jolie vue effectivement, on voit la mer, mais on voit aussi, et surtout sur la même photo, les fesses de sa nouvelle petite amie. Oh. <rire> et... Ah oui, c'est classe. C'est très classe. c'est très, très classe Ah oui, d'accord. Après, il n'y a pas que des stars en vacances. Hein. Vous savez, il y a par exemple euh, Alizé et Grégoire Lyonnais, ils donnent des masterclass de danse. Il y a des mmh. gens de danse avec les stars comme Ryan Bensetti qui sont en tournée. Donc, on se repose et on est sur des yachts, mais il faut un petit peu travailler aussi quand même de temps en temps. <rire> ils partiront en vacances plus tard quand il n'y aura pas grand monde sur les plages, en septembre par <rire> exemple, en octobre. Et Et alors donc, euh, on va où en vacances quand on est une star là, en ce moment La Corse, j'ai l'impression que c'est très... Euh... Alors, on va en on Corse. a eu Amir à Mael, tout à l'heure qui était en Corse. Mais on va quand même aussi dans des destinations qui vont rêver. Euh, par exemple, on en a parlé il y a quelques instants, on a Estelle Lefébure est à Bali, euh, comme Calara Morgan d'ailleurs. Euh, mais elles, elles font pas le même genre de vacances ni le même genre de photos euh, Ah bon Bien <rire> Non, c'est bizarre Et, et elle, le févure est beaucoup plus habillée que Clara Morgan sur ses photos ah oui, Je pensais que Clara Morgan était tout le temps vert Mais non, c'est pas bon L'été, ce serait un peu dommage Oui, c'est vrai, vrai que c'est dommage Jensei est à Hawaï Et puis les sportifs, encore, on en a parlé Par exemple, Varane, Griezmann et Pogba Nos, nos footeurs favoris, sont retrouvés tous à Miami Ensemble. Euh, ensemble. Oh. Donc, Griezmann et Pogba, en tout cas, étaient ensemble. Il euh, y avait même Booba avec eux. Ah oui. Mais euh, côté foot, celui qui profite le plus de l'été, par contre, je pense, pour faire n'importe quoi, c'est Messi. Messi okay. euh, était à Ibiza et il s'est y montré très récemment. Il s'est teint en blond, je ne sais pas si vous avez vu. Euh, ça ne lui va pas du, ah <rire> <bah non. rire> pas du tout. pas du tout, pas du tout. Non, mais c'est vrai que les, les coupes des footballeurs, c'est quand même. Quelque... C'est parfois assez gratiné, quand même. Ah oui. Ah ouais, mais là, euh, le. Vous savez, je crois que si je ne m'abuse, son surnom, c'est Le Pou, voilà. non, La Puce, pardon, là, voilà, ce sera plutôt Le pouf' du coup. Oh, <rire> c'est vraiment pas réussi. Mais sinon, on a quand même, pour avoir des jolies photos, Priscilla Betty est sur la côte d'Azur, et Laurie Tillman est en Colombie, elle fait de très jolies photos, elle se balade, et c'est assez sympathique, pareil, sur son compte Instagram. D'accord. Donc vous êtes abonné, Benjamin, à tous les comptes Instagram des stars, forcément. Ah et ça fait partie du métier. Et oui. Même bon, qu celui, que, celui, celui que vous préférez euh, suivre... Et, vous, et dont vous attendez euh, les nouvelles photos tout le temps, c'est qui Ah, c'est très difficile de dire, mais je pense que, je viens en parler, Laurie Tillman a toujours un bel œil en fait, elle fait de très jolies photos. Ah, bon. bien, voilà. vous avez un petit crush pour Laurie Tillman. Il ne faut ah, pas le dire, sinon je... ils vont se moquer de moi à la rédaction. <rire> <rire> mais non, mais il faut assumer, joli, Benjamin. Il faut assumer, il n'y a pas ah, de oui. souci. Mmh. Bon, ben, merci Benjamin. Mais je vous en prie. Donc, bon on, a on a compris. À Miami, Ibiza, les îles grecques pour aller voir David Guetta, oui. euh, un peu de Corse quand même. Mexi Mexique pour David Beckham. Euh... Voilà, ouais. bah, écoutez, Et euh... la côte d'Azur, toujours, ça marche. Très bien. D'accord. Oui, on, on, est, on est sur le périph', là, nous, <rire> euh, côté rue de Radour-sur-Glane. Euh, j'en vois beaucoup moins des people, c'est <rire> normal. En revanche, Et je bon... vois des Pokémon. Ça, j'en <rire> ai, un <hein. rire> Et si vous arrivez à attraper un Pokémon rare, peut-être que Justin Bieber va arriver très vite. Ah oui là, là, là, là. Ça, Il faudra ça, ça, le reconnaître, hein, sinon là... il sera fâché. Je pourrais l'interviewer pour le Grand Rush, ça serait pas mal quand même. Ah, ça serait une bonne idée. <rire> Merci beaucoup Benjamin. Je vous en prie, bon courage pour la fin du Grand Rush. Benjamin Ours donc de Gala, merci beaucoup merci. Benjamin et euh, voilà, on parlera encore une fois de people euh, tout au long de ce grand rush bien sûr parce qu'on sait que vous êtes friands de ça. Il est 19h55, c'est c'est le grand rush. Euh, juste pour vous expliquer que dans quelques minutes après euh, la météo, les infos, on s'intéressera au collège culinaire de France. Monsieur Moreau, je sais que vous êtes quand même un fin palais, que vous aimez bien manger. Christian Aïgoubi qui était avec nous reviendra pour nous expliquer ce que c'est le collège culinaire de France et on découvre verra le champion du monde, vous savez quoi De Confiture. Oh non. Oui. Ça existe. Oui, le champion du monde de confiture. Le gars, il est champion du monde de confiture. <rire> voilà, il a okay. sa médaille. autour Je peux du jouer, coup. moi aussi Mais pourquoi pas. Allez, vous euh... veux participer au championnat du monde de confiture en 2016 du coup. Exactement. Yasmina Rappel qui a quand oui. même de beaux cadeaux dans ah le oui. Rush. Oui, oui absolument, il y a tout plein de cadeaux jusqu'à demain, 20h Il y a plein, plein, plein de cadeaux pour vous les auditeurs Si vous nous appelez au 3216, que vous êtes sélectionnés pour passer à l'antenne Et raconter un petit peu nos, vos vacances, votre chemin, votre route pour aller en vacances Il y aura un pack foot, un pack CD DVD, un pack musique, un pack mini ballon pack culture, des paires de lunettes, un DVD, euh, des paires d'écouteurs, des enceintes et des smartphones Et là on vous offre une enceinte Bluetooth, Bluetooth de marque JBL Bluetooth euh, Super cadeau, ça c'est vraiment sympa les enceintes Bluetooth pour les vacances. Et vous pouvez pour... jouer jusqu'à 21h. Voilà, jusqu'à 21h, vous pouvez jouer simplement par SMS. Vous nous envoyez RNC, RNC, par SMS au 73216 16 et vous participez au tirage au sort. Pour donc cette enceinte Bluetooth, bonne chance. Le grand rush est jusqu'à demain 20h. Attention Yasmina, oui, ça y est, il ne nous reste plus que 24h d'antenne. Plus que 24h. Plus que 24 heures. Très bien. Gros soupir. Tout Mais suite. vous savez que je, je m'en vais et je reviens après en fait. Non, vous ne partez pas. D'accord. <rire> non, il y a Aurélie <rire> qui va rejoindre dans un instant. À tout de suite. A tout de suite. RMC Le Grand Rush, 30 heures non-stop. Où que vous soyez, il y a toujours une station service Leclerc proche de chez vous. Jusqu'à demain, profitez de l'opération carburant à prix coûtant, hors fuel domestique, dans les stations service Leclerc partout en France. S'engager à vos côtés, c'est la promesse des stations service et magasins Leclerc. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Voir modalité dans les magasins participants.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 Offre valable en France métropolitaine pour la souscription d'un abonnement lié à un boîtier Coyote. Toutes les conditions sur moncoyote.com. Vivez vos émotions à 100% en découvrant l'application MyPMU. Recevez les cotes en temps réel et préparez vos paris avec des alertes personnalisées. MyPMU, l'application qui vous aide à parier en point de vente. À télécharger sur votre mobile. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Allez un point sur la circulation, ça devient de plus en plus compliqué sur les routes. Rémi Ferreira, bonsoir. Et bonsoir François, bonsoir à tous. Les vacances, ça se mérite et vous êtes encore nombreux à en faire l'expérience ce soir. Bon, la tendance est quand même un petit peu à la calmi mais la communauté coyote nous signale encore 410 km de ralentissement. Si vous comptez partir dans les prochaines minutes, ce sera toujours plus simple que demain. Bison Futé hisse le drapeau noir pour le samedi qui sera certainement le pire de l'été. Pour l'heure, ça coince encore sur la 7 entre Lyon et Orange et de Salon de Provence à Aix. Prudence également sur la 9. On sortie de Nîmes et à votre arrivée sur Montpellier vous avez de la compagnie plus à l'ouest sur la 61 de Narbonne à Castelnaudary dans les deux sens, puis en périphérie de Toulouse le pied sur le frein aussi sur la 10 de Tours à la région bordelaise, vous mettez d'ailleurs 1h15 entre Sainte et Bordeaux soit une bonne vingtaine de minutes en plus que d'habitude, vous n'êtes pas seul non plus du péage de Saint-Arnoux en sortie de la